Et non, c'est une émission spéciale sur RTL jusqu'à 20h le retour des bleus sur les Champs-Élysées avec vous Céline Landreau et Vincent Parisot. Bonjour. bonjour. Bonjour, évidemment, priorité à l'actualité, priorité au direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est donc une édition spéciale jusqu'à 22h30 en compagnie, vous l'avez dit, de Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Avec de nombreux invités, on va vous faire vivre en direct sur RTL L'événement, c'est-à-dire le retour des héros magnifiques, le retour des champions du monde, des bleus désormais doublement étoilés qui ont mis, et vous l'entendez ici, le pays en transe hier soir fait descendre dans les rues de tout le pays, des plus grandes villes aux plus petits villages, des millions de personnes en bleu, blanc, rouge, des Français si fiers de ces 23 joueurs de leur sélectionneur Didier Deschamps ainsi que du staff. Tout à l'heure, ils seront tous à bord d'un autobus à Impérial pour descendre les Champs-Élysées, bloqués et noirs de monde depuis ouf, la mi-journée. Ils seront ensuite à l'Élysée où 1300 invités dont de nombreux sportifs ont été conviés pour les accueillir avant d'aller pour la soirée à l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Mais voilà, vous le savez sans doute, les héros de Moscou ont un petit peu de retard. Leur avion a décollé à 13h45. Il est attendu dans une heure environ à Roissy. Alors on va les attendre, tous ensemble, avec nos invités, avec les journalistes et producteurs et surtout spécialistes de foot Karim Nedjari, mais aussi en ligne avec Marion Bartoli qui était au stade hier soir, avec Jacques-Henri Hérault, le patron de l'OM, qui a désormais trois champions du monde dans son équipe, avec notre ami Bruno Guillon qui est rentré de Moscou ce matin dans l'avion des familles, des épouses, des joueurs, et puis bien sûr avec tous les journalistes d'RTL mobilisés sur le terrain, et surtout avec vous, bien sûr, au 32 10 avec vous. Dites-nous tout le bonheur que vous ont procuré ces bleus hier soir. Est-ce que vous avez fait depuis Dites-leur merci. Racontez-nous votre finale, votre deuxième étoile. On vous attend au 32 10. C'est donc parti pour cette édition spéciale. En attendant les bleus. Et tout d'abord, direction un terrain, un terrain qui fait 70 mètres de large pour 1 ,900 km 900 de long, vous l'avez compris, les Champs-Élysées qui vont accueillir les champions du monde. On va sur place tout d'abord retrouver Jean-Alphonse Richard, parce que Jean-Alphonse, vous vous êtes sur une terrasse un petit peu élevée, donc vous avez une vue globale de la situation. J'ai effectivement la, la chance d'avoir ce point de vue depuis la terrasse du Fouquet's et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a une marée humaine sur les champs. En dix minutes, la foule est arrivée de manière très compacte. L'ambiance est extrêmement bonne enfant autour de l'Arc de Triomphe. Il n'y a absolument plus de place. L'avenue des Champs-Élysées est complètement bloquée. On ne distingue plus que des têtes et puis évidemment des maillots bleus, blancs, rouges, des drapeaux, des trompettes. Une ambiance extrêmement bonne enfant, extrêmement décontractée et la foule qui continue d'arriver sur ces champs Élysées, les gens qui marchent patiemment et qui viennent s'installer derrière les barrières, où l'on va tout à l'heure voir effectivement passer le fameux omnibus, si l'on peut dire, de l'équipe de France, c'est-à-dire ce bus impérial avec les joueurs qui seront à l'intérieur, évidemment on les attend ici, on ne sait pas, je peux vous dire une petite confidence, c'est qu'on oh. ne sait pas ici, en tout cas on ne l'a pas dit, ça n'a pas été communiqué que les joueurs étaient en retard, mais les gens prennent leur mal en patience, ils sont assis à l'ombre des arbres, Il pique même pour certains, vous voyez. Donc c'est absolument détendu et, et très bon vivant et très convivial. Et pas trop éprouvant euh, au niveau de, de la chaleur Parce que euh, j'imagine que certains sont arrivés euh, de, dès la mi-journée Alors... sur la Champs-Elysées. Alors effectivement, on a vu euh, tout à l'heure, en arrivant, il y a 2-3 heures maintenant, euh, des personnes qui étaient là depuis 8-9 heures du matin derrière les barrières parce qu'elles croyaient qu'il n'y avait qu'une seule partie des champs élysées où on pourrait voir les bleus. C'est faux. Euh, là, les champs élysées sont quasiment coupés en deux. Il y a un canal euh, qui a été presque creusé au milieu de cette foule pour laisser passer euh, tout à l'heure le bus des bleus. La chaleur est n'est pas intense donc les gens sont plutôt à l'ombre il euh, y a pas de il y a pas non de on peut pas dire qu'ils souffrent beaucoup euh, de la chaleur il y a une légère brise là sur les Champs Élysées qui est plutôt de bon augure même si le ciel est un petit peu couvert ce sont des conditions excellentes comme on dirait à l'hippodrome de Chantilly euh, pour une jolie course et cette jolie course que l'on va euh, pouvoir euh, regarder tout à l'heure tout au long de ces Champs Élysées la plus belle avenue du monde comme on dit souvent et qu'on va vivre ensemble cette jolie course merci jean alphonse Richard alors après avoir pris de la hauteur on va maintenant Descendre au milieu de cette foule venue célébrer ses champions, vous êtes au milieu des supporters Nicolas Burnan, au niveau vous du rond-point des Champs-Élysées où les joueurs passeront tout à l'heure et où on les attend avec impatience. Alors, sous un soleil radieux dans la torpeur Ils sont déjà des centaines amassés Derrière les barrières de sécurité Dans le dernier virage qui emmènera le bus des Bleus vers l'Elysée Fagnon, perruque, drapeau tricolore Maillot des Bleus sur les épaules Beaucoup de familles, les enfants dans les poussettes Ou sur les épaules des parents Chacun cherche déjà sa place sur le pavé Se positionner au plus près pour ne rater rien du spectacle Alors je suis avec Rémi Vous êtes venu avec vos quatre enfants aujourd'hui C'est la fête en famille Oui c'est ça, bah, nous on est venus euh, aux Champs-Élysées pour fêter, euh, fêter la victoire des Bleus et la, et la Coupe du Monde. Je suis venu de Gauchy dans le 0-2 pour euh, montrer à mes enfants euh, les joueurs d'équipe de France qui suivent à la télé et pour leur faire voir cette, cette victoire et fêter ça ensemble. Il y a déjà une, une ambiance extraordinaire qui monte là. Ah oui oui, là c'est la folie là déjà sur les champs. Hein. Énormément de monde. Qu'est-ce qu'elle représente cette, cette victoire pour vous Un rassemblement, moi, c'est c'est le signe qu'il y a euh, quelque chose de chaleureux en France par rapport à tous les tous les drames qu'on a eu dernièrement. Moi, c'est un rassemblement euh, sur euh, sur des bonnes voies, quoi. C'est un moment de bonheur pour vous. Oui, bah c'est super bien que ça arrive là. Quoi. Et qu'est-ce que vous êtes venu expliquer à vos enfants aujourd'hui J'ai venu expliquer que bah, voilà, c'est tout est possible en fait dans le football et puis euh, il faut il faut être fier d'être là aujourd'hui. Alors, justement, je suis avec toi, Nathanaël. Tu as 7 ans. Quelle joueur t'aurait fait te de l'équipe de France Griswan. Bon. Hum, parce que, pour moi, il est fort. Et, Et Je l'ai bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire quand les joueurs de l'équipe de France vont passer avec leur bus à Impérial Bah, je vais crier, applaudir, C'est après et c'est tout. Et toi Fautine, est-ce que tu vas tu vas leur dire à ces joueurs Tu vas essayer de leur dire peut-être que tu, tu vas avoir la chance de, de les voir à, à travers la vitre ou, ou sur toi du but Bah je vais bien jouer à la, à, au foot et puis, euh, et puis mon joueur pour PS <rire> Ah, ils sont adorables hein, ces enfants. Malheureusement, Nicolas Burnan on doit on doit mettre un terme à cette liaison qui est un oui. petit peu difficile. Hein. Vous êtes vous êtes coupé assez régulièrement, mais on va vous retrouver de toute façon tout au long de cette édition spéciale. On est avec vous jusqu'à 22h30 pour pour faire vivre cette folle soirée du retour euh, des champions du monde. Alors on était là dans la foule hein, sur les champs élysées euh, avec Nicolas Burel, euh, foule encadrée hein, par des barrières. Euh, ça veut dire que euh, on ne va pas euh, revivre ce qui s'était passé en 2009. 1998, ceux qui l'ont vécu s'en souviennent, ce bus totalement cerné par des, des supporters qui a, qui a mis plus d'une heure, euh, euh, près de deux heures pour, pour euh, descendre les Champs-Élysées. Euh, cette fois, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Et en fait, Olivier Bois personne va, euh, ne va pouvoir toucher euh, le bus des Bleus, c'est ça Non, personne va pouvoir le, le toucher, parce que contrairement à 98, là, il y a seulement la moitié des, des champs élysées qui est, pour le, le grand public, effectivement, en 98, on voyait la marée humaine avait pris toute l'avenue autour du bus, c'était impossible de, de circuler là, ça a été très encadré, les joueurs vont arriver place de l'étoile dans leur car normal depuis Roissy, Ils vont monter dans le bus à, à l'Impérial, et ensuite, dans la longueur, les champs élysées on le voit sur les images, ont été euh, séparés en deux, les Bleus, dans leur car, vont Vont, vont, dans le bus à l'impérial vont, vont descendre avec une chaussée qui leur est entièrement réservée. Euh, le public est de l'autre côté, derrière des barrières. La préfecture de police a fait installer des plots en béton de 2 tonnes chacun, à 150 euh, tout le long des Champs-Élysées. Donc c'est impossible de passer outre. Et, et comme ça, le bus, à la fois pour des questions de sécurité et puis pour des questions pratiques, va pouvoir rouler euh, sans que le public puisse s'approcher trop près euh, du, du convoi qui va faire tous les champs Élysées jusqu'au rond-point champs Élysées, ensuite tourner à gauche mmh. vers la place Beauvau, où là il y aura plus personne pour ensuite aller à l'Elysée euh, voir le, le président de la République voilà. pour la réception. Et retrouver cette Garden Party où ont été conviés 1300 invités, dont de nombreux jeunes footballeurs et de nombreux sportifs qui seront avec nous parce qu'Isabelle Langer, figurez-vous, euh, sera tout à l'heure à l'Elysée pour accueillir ces sportifs qui pourront dire sur l'antenne d'RTL à quel point Ils sont fiers de ces bleus qu'on accueille. En Avec ce plaisir, moment. des bleus qui seront d'ailleurs décorés de la Légion d'honneur après leur victoire au mondial. L'Elysée vient de l'annoncer. On continue cette édition spéciale, évidemment. On prendra la direction de Roissy dans quelques instants. Roissy où les bleus sont attendus dans moins d'une heure maintenant. RTL, champion du monde 2018. Ce soir, revivez la magie de la finale de la Coupe du monde grâce à Paris Première qui a filmé la capitale en temps réel pendant tout le match. Un road movie insolite pour capter la ferveur et la joie des Français. C'est Le Paris des Bleus ce soir à 20h50 sur Paris Première. Le journal du futur Martial You. Enigme numéro 2.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 Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron Bon alors Eh ben c'est cuit. En ce moment chez Lidl, le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller est à 2,55€ les 170 grammes au lieu de 2,99€. 2,55€ le faux filet de bœuf, moins 14%. Oh la vache Ah et de la vache française, hein. c'est votre viande préférée patron. C'est pas faux. Mais laisse filer, on s'est encore fait griller. Ah bah vous êtes mal, hein. je sais non mais très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. euros le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 24 juillet.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 16h, 20h, édition spéciale sur RTL, le retour des Bleus. RTL fait avec vous le retour des nouveaux champions du monde, Vincent Pariso et Céline Landreau. Mais oui, avec euh, ces deux étoiles, une édition spéciale euh, jusqu'à 22h30, faut dire. Hein, et euh, on vous l'a signalé que nos héros ont un petit peu de retard. Leur avion mmh. est, est décollé de Moscou avec euh, une heure de retard. Donc ils sont attendus aux alentours de 17h environ euh, à Roissy, ce qui euh, laisse penser que la descente des chasseurs dans cet autobus à Impérial devrait se faire aux alentours de, de 18h. Mais... On patiente avec vous. C'est une édition spéciale et on vous attend aussi, vous, au 3210 pour nous raconter eh bien votre soirée d'hier, peut-être votre nuit et comment vous vivez euh, au lendemain euh, de cet exploit, eh bien cette deuxième étoile. Racontez-nous ce nouveau titre de champion du monde pour la France. Comment vous l'avez vécu On vous attend au 3210 et on sera évidemment tout à l'heure avec euh, nos invités. Est-ce que vous planez encore, mmh. par exemple, comme les bleus qui sont, vous le disiez Vincent, Encore dans les airs à l'heure actuelle Ils doivent atterrir dans moins d'une heure Maintenant à Roissy, des bleus avec de petits yeux Mais de grands sourires au moment de décoller de Moscou Comme le défenseur Raphaël Varane Comme on est heureux, ça va, on sent pas la fatigue. Là, on est pressé d'arriver à Paris pour, euh, pour fêter ça avec nos supporters. Et euh, voilà, là, là, on a déjà bien fêté ensemble. On n'a plus trop de voix, mais euh, il reste un peu de force là, pour, euh, pour aller célébrer avec, avec tous les Français. Et euh, voilà, je pense qu'on ne réalise pas encore euh, complètement ce qui nous arrive. Mais euh, voilà, ce qu'il faut, c'est savourer simplement. Là, on a un groupe qui est jeune, qui est, qui est unique, qui est solidaire, et qui a pris beaucoup, beaucoup de plaisir dans cette compétition. Donc euh, voilà, on est très heureux. Voilà, ça c'était Raphaël Varane chez euh, nos confrères d'EM6. C'était juste avant de décoller euh, de Moscou dans cet avion qui, je vous le rappelle, a une petite heure de retard, euh, qui devrait atterrir euh, à Paris euh, d'ici trois quarts d'heure. Et ben on va sur place justement à cet aéroport de, de Roissy-Charles de Gaulle, où l'on vous retrouve euh, Christophe Ponziot. Euh, J'imagine que vous allez guetter l'arrivée des champions sur le sol français. Ce qu'on sait c'est qu'il y aura pas de bain de foule. Okay, oui, il y aura pas de bain de foule avec les supporters sur le terrain. Mais je crois savoir que les salariés de, de Roissy ont préparé un, un bel accueil pour les Bleus, c'est ça Oh là là, oui, l'excitation commence à monter sur le tarmac Distribution de tous les drapeaux à l'instant Distribution générale Le tapis rouge a été installé Un podium aussi Et surtout, le nouveau bus des Bleus Tout juste repince et garé tout près de moi Bus bleu à deux étoiles dorées Où est imprimé en géant, champion du monde Il y a aussi donc tous ces personnels d'aéroport de Paris Paris jaune et orange fluo qui bah, se préparent hein, à, accueillir, à accueillir nos héros qui brûlent d'impatience. J'ai à côté de moi justement euh, Julien qui est agent de maîtrise sur ce tarmac. Bah, alors vous travaillez pas là, en ce moment Si, une petite dérogation là, euh, de, la, de la part des, des responsables là, pour accueillir nos, nos bleus champions du monde. Euh, grand moment, on a... Euh... On a la chance 400-500 personnes d'être sur place, de pouvoir privilégier bah, le, la réception de nos, nos nouveaux champions du monde et on va leur montrer qu'on est là, on va faire du bruit. Bon, quel accueil justement vous avez prévu Vous avez un drapeau sur les oreilles, vous avez aussi une, une, une corne de brume, on peut le dire. Ouais, c'est ça. On va, pour l'instant, l'ambiance est assez calme, mais quand ils vont arriver, ça va monter en puissance et, et ils vont prendre conscience que ce qui leur attend ça sera un petit avant-goût de la, leur soirée sur les champs élysées qui va être euh, je pense euh, très chaude. Bon. Très chaud aussi donc l'ambiance sur ce tarmac, c'est vrai qu'il fait très chaud concernant le programme des Bleus, je vous le redonne quand même euh, ils survolent actuellement la Belgique arrivée du Vol Air France 4001 vers 16h45 les pompiers de l'aéroport vont asperger avec leur leur lance leur lance à Sandi c'est comme, ça. Salute, comme ouais. ça que ça s'appelle accueil du ministre des Sports, Photo sur le podium peut-être quelques mots hein, puisque des enceintes ont été installés sur le tarmac et puis les joueurs se referont une beauté avant de monter dans le bus et ils repartiront il paraît en costume. Ah bah formidable vous allez nous faire vivre tout ça évidemment en direct sur l'antenne d'RTL Christophe Ponzio et je pense sans doute d'ici trois quarts d'heure vous confirmez que l'avion est attendu aux alentours de 17h. Totalement, même peut-être un peu avant, hein, je vous le confirme Bon allez, on, on croise les doigts et, et, et vous nous tenez euh, informés On va marquer une courte pause et puis euh, avant de retourner évidemment euh, sur les Champs-Elysées euh, noir de monde pour attendre l'autobus à Impérial euh, avec les Bleus ou de retrouver euh, à Roissy où on vous l'a dit à l'instant avec Christophe les salariés de l'aéroport euh, ont, ont préparé un, un bel accueil hein, pour, les, pour les champions du monde et bien on va évoquer euh, euh, tout d'abord la télévision Combien étiez-vous hier soir devant vos écrans, petits ou grands Qu'est-ce qui est prévu dans les jours qui viennent pour célébrer cette deuxième étoile et puis on va parler justement de cette émotion euh, qui, qui a pris le pays euh, hier soir. Pour l'instant, ce n'est pas retombé. Combien non. de temps ça va durer, nous <rire> verrons bien. Mais c'est peut-être la preuve que la France est quand même, malgré ce qu'on en a dit, bel et bien un pays de football. Et ça, je voudrais qu'on en parle avec Karim Nedjari, euh, qui sera dans quelques instants notre invité. Ce qu'on va faire dans un instant, c'est vous retrouver, parce que tout de suite, on fait la pub. RTL RTL, champion du monde Tous les jours, en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe DirectEnergie. Tous fans de vélo avec Direct énergie premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi, je vous souhaite de passer un très bel été à l'écoute d'RTL avec du bonheur, de la joie et surtout du soleil. Nous sommes toujours à vos côtés sur la première radio de France. Prime Day, c'est aujourd'hui sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tenté par une montre connectée ou une valise, des sandales, des produits de beauté ou un smartphone. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme PlayStation, Dim et Tefal, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Dès maintenant et jusqu'à demain nuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore moins Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. L'été, c'est le top départ pour tous vos projets. Et chez Castorama, on vous aide à les faire avancer. Vous avez vu grand, on vous facilite la vie en vous offrant une heure de location de véhicule dès 250 euros d'achat chez Castorama. Oui, une heure de location de véhicule offerte. Mais vite, la location de véhicule offerte, c'est seulement jusqu'à ce soir. Alors vive l'été et en avant les projets avec Castorama. Castorama, ensemble, on peut tout faire. Offre valable en magasin du 13 au 16 juillet Liste et horaire des magasins sur castorama.fr Toute la rédaction d'RTL mobilisée pour cette édition spéciale, le retour des bleus avec Céline Landreau et Vincent Parizeau 16h18 sur RTL on attend l'équipe de France de football, comme vous Isabelle Langer vous attendez aussi les bleus mais vous à l'Elysée où l'équipe de France est attendue tout à l'heure, reçue par Emmanuel Macron, mais pas seulement puisque 1300 invités seront là pour saluer nos champions du monde 300 sportifs, mais aussi un millier de jeunes, des jeunes footballeurs qui sont à vos côtés, Isabelle. Des jeunes footballeurs ou des jeunes de centres de loisirs comme c'est le cas. François est le directeur d'un centre de loisirs dans le 7e arrondissement de Paris. Vous avez été prévenu hier soir, François, que vous alliez venir avec une petite délégation. Exactement, une dizaine d'enfants prévenus hier soir, organisés ce matin. Et tout le monde est là, parents au courant, retour à 8h30 tout à l'heure sur le centre. Alors toi, tu t'appelles comment Euh, moi, alors, moi, je m'appelle Nathan. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être à l'Elysée, dans la cour de l'Elysée, et de voir les champions du monde tout à l'heure C'est incroyable, parce que euh, c'est des grands joueurs de foot. Ouais. Et euh, c'est quelque chose d'énorme. Et alors, toi, tu joues au foot Ouais. C'est qui ton joueur préféré dans l'équipe de France euh, Griezmann ou Mbappé. Est-ce que tu te rends compte qu'hier, tu as vécu un moment magique dont tu pourras parler un jour à tes enfants oh. Comme tes parents ont dû t'en parler. Oui Qu'est-ce qu'ils te racontaient tes parents bah, Ils me disaient que c'était incroyable parce que 20 ans après, en plus, c'est euh, incroyable de gagner euh, deux étoiles sur le, sur le maillot. Ouais est... On est, on, Là, on est du monde en titre pendant 4 ans. Donc, euh, c'est pas mal, quand même. Et toi, tu t'appelles comment euh, Je m'appelle Mehdi. Alors, Mehdi, tu vas les voir tout à l'heure. T'as envie de leur dire quelque chose Bah Bien joué d'avoir gagné cette Coupe du Monde. En plus, c'est pas facile de faire une Coupe du Monde à la pression des autres équipes. Bah ouais, bah c'est pas facile, ouais. Alors moi, je vais interroger quand même la, la seule fille du groupe. Tu t'appelles comment Rainatou. Alors, c'était qui ton joueur préféré euh, J'en avais plusieurs. Ouais, qui okay. Mbappé, Griezmann, Giroud, etc. Alors moi, maintenant, je vais vous demander un truc. Vous allez me chanter une chanson pour les Bleus. Vous êtes prêts non. Qui est prêt à chanter La Marseillaise. Ah oh, eh vous êtes prêts ouais. Non, avec les autres ou pas Ah ils sont prêts à chanter la Marseillaise. Ah ben, Un, on dirait sur RTL. Allons de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Les standards semblant élevés. Les standards sont glant élevés. Élevé, élevé. Entendez-nous. Quand les campagnes c'est j'ai l'impression qu'elle va 'éducation civique ouais. et puis j'ai l'impression qu'elle va résonner euh, longtemps euh, cette marseillaise euh, tout à l'heure euh, à l'elysée où vous êtes hein, où il y a déjà donc ces, ces centaines ce petit millier de, de jeunes mais aussi des sportifs hein, qui ont été euh, conviés et, et j'imagine qu'ils seront à vos côtés tout à l'heure euh, isabelle Langer en direct dans cette édition spéciale <rire> à tout à l'heure. Bravo, Bravo. On les applaudit quand même, et bien parce qu'il n'est pas Dites-leur bravo aussi de, de la part d'RTL. Voilà donc pour ce qui se passe en ce moment à l'Elysée. Mais voyons ce qui s'est passé chez les Français hier soir, avec le score d'audience de, de cette finale. Plus de 19 millions de téléspectateurs hier après-midi pour vivre cette finale. Bonsoir Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir tout le monde. En part d'audience, c'est le meilleur score depuis 2002, c'est ça C'est exactement ça. Et l'audience d'hier était d'autant remarquable que même si le record à battre reste la demi-finale France-Portugal en 2006 avec 22 200 000 fans. Mais hier, on a dépassé on a dépassé ce score au moment du pic d'audience pour la petite histoire. Sachez que certains sont partis avant la remise du trophée, néanmoins, sachant qu'ils la verraient cette remise dans tous les journaux. Et si vous aimez les pourcentages, sachez que la une rassemblée hier près de 83 des publics de tous âges, certes, mais contrairement à une idée reçue, les hommes n'étaient pas les plus nombreux devant le poste, les plus nombreux, c'étaient les enfants. 88,7% des 4-14 ans étaient sur TF1. C'est un record absolu depuis la création de la télévision, ça. Et pour moi, c'est le plus remarquable. Ouais, ouais. Énormément d'enfants donc pour regarder cette, euh, cette finale. Est-ce qu'on a aussi, ils avaient une idée de l'audience globale entre TF1, Bing, qui diffusait aussi le match, les consommateurs sur tablette Oui, sachant que pour la demi-finale, on était passé de 19 millions 000 à 20 ,7 millions 7 en additionnant ces trois types de publics à domicile. On devrait être une nouvelle fois dans ces eaux-là. Les spécialistes donnant une audience consolidée de quelques 20 millions 900 000 téléspectateurs. Quant à l'audience hors domicile, je vous en ai parlé aussi, les bars, les restaurants, les places publiques, elle s'évalue à partir d'un système qui est expérimenté depuis deux mois par Médiamétrie, l'organisme officiel de mesure d'audience, ayant équipé quelques 2000 volontaires d'un signal qui, installé à la ceinture, au cou ou au poignet, signale leur présence à l'extérieur. Et l'apport supplémentaire est d'environ 15%, ce qui nous donne un chiffre global d'audience qui sera vraisemblablement d'un peu plus de 24 millions de Mais téléspectateurs. Alors, euh, voilà pour ce qui s'est passé euh, hier euh, après-midi, hier en fin d'après-midi. Voyons ce qui va se passer euh, ce soir et dans les jours prochains, parce que qui dit victoire en Coupe du Monde, dit déprogrammation. En série. Alors ça commence ce soir avec sur Paris. On va pas toutes les citer, hein, je vous rassure. On commence ce soir avec sur Paris Première le Paris des Bleus, jeu de mots. Un doc permettant de revivre l'exploit de l'équipe de France au cœur de Paris, mais au rythme de la finale. On verra Edouard Philippe regardant les Bleus bières en main. C'est pas de la petite bière. Des supporters <rire> prenant d'assaut les toits des camions, des anti-foot, ouais. les cafés bondés, etc. Gros bonus en nous entend tous nos camarades des sports de RTL. Nicolas, jean et Philippe Sanfourche en Russie. Eric Silvestro, Sylvain Charlet, et Bertrand tour à Paris. Ce doc reviendra demain à 22h20 sur M6. Après la diffusion d'un film inédit et original, toujours sur M6, il s'agira d'un patchwork fait par des millions de Français qui se sont filmés avant, pendant et après la finale puis ont envoyé leurs images à la chaîne. Ce doc sera et fera face à celui que TF1 consacrera dans le même temps au parcours des Bleus. Mais nous reparlerons de tout ça demain. Pour l'instant, on termine sur une bonne nouvelle, l'arrivée des Bleus sur M6 en septembre. TF1 et la 6 se partagent, et M6 se partageront en effet la diffusion des matchs de l'équipe de France durant les quatre prochaines années. Les matchs sur M6 seront retransmis en totale exclusivité et le premier, eh bien, ce sera France-Pays-Bas le 9 septembre. Le match, lui, ne le sera sûrement pas. Plat. Merci beaucoup Isabelle Maurit parce que j'ai deux infos à vous donner. La première, à vous redonner plus tôt, c'est que les joueurs, tous les joueurs de l'équipe de France, vont recevoir la Légion d'honneur. Ça a été annoncé tout à l'heure par l'Elysée. Donc ces 23 seront décorés à une date qui n'a pas encore été précisée. En tout cas, c'est une décision du président de la République. Oui, Céline 23 qui sont dans les airs actuellement et Christophe Ponzioké ouais. à Roissy pour RTL et qui scrute vraiment le plan de vol du 777 de l'équipe de France nous signale que l'avion vient de passer au dessus de Maubeuge. Ah Donc, voilà. juste à côté de Gemont, c'est la ville de Benjamin Pavard, l'un des héros de ce mondial. Et Ils ont vu Maubeuge. Alors, ce qu'on voilà. va faire, nous, <rire> c'est une petite pause. Et ensuite, accueillir euh, Karim Nedjari. J'ai une question à poser à ce grand spécialiste du foot. Ça fait des années qu'on entend que, certes, la France a des résultats, mais que la France n'est pas un pays de football. Or, ce qu'on voit depuis hier m'amène quand même à douter. J'aimerais qu'on en parle. Allez, à tout de suite sur RTL. La France, championne de la Coupe du Monde 2018. Mais oui, bon,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 spéciale sur RTL jusqu'à 20h. Le retour des Bleus et en les attendant, vous accueillez votre premier invité Céline Landreau et Vincent Parizeau. Oui, on va accueillir dans un court instant, un très court instant, euh, Karim Nedjari euh, pour parler euh, de la France, pays de football. Mais on va tout d'abord sur le terrain parce ah, que oui. ça chauffe forcément sur les champs de On les attend nos héros, ouais. notamment sur les champs où ils doivent parader tout à l'heure la, la descente dans ce bus à Impérial. Bus dans lequel ils vont monter au niveau de la place de l'Étoile où vous trouvez, Marie Au milieu de supporters déchaînés, on l'entend, qui attendent toujours nos héros. Oui exactement, là ce sont des milliers de personnes qui continuent d'affluer de toutes les artères de cette place de l'étoile pour venir gonfler cette foule immense Il y a quelques minutes on a vu une très belle scène, une flotte de camions de gendarmes qui sont passés sur les champs mais sous un, un tonnerre d'applaudissements devant une nuée de drapeaux tricolores On a vu des policiers faire tourner leur képi au-dessus de leur tête, faire des saluts de la main, envoyer des baisers à la foule Et puis aux première loge il y avait David avec qui je me trouve David vous avez fait la route depuis la Bretagne ce matin Oui tout à fait, nous avions envie de venir célébrer ce pur moment de bonheur, hier soir c'était l'euphorie, donc nous avions envie de continuer ce moment, donc euh, voilà, chiche, on est, on est venu et ce matin on a pris la route, euh, 3 heures de route et on attend depuis une heure, mais c'est la bonne ambiance, c'est du bonheur, c'est rare, donc on en profite et alors pourquoi c'était aussi important d'être là Peut-être parce que vos filles n'étaient pas nées en 98 Oui, bien sûr, et puis partager tous ces, une fois de plus tous ces moments de bonheur, c'est important, c'est rare. Donc on en profite, on en profite, il fait beau, nos bleus sont beaux, ils ont gagné, on est champions du monde. Voilà, des, des souvenirs pour la vie. Et alors on imagine que vous êtes là aussi pour, pour voir la coupe bien sûr, la coupe, les joueurs euh, voilà, leur dire merci, euh, fêter ça et puis euh, et puis euh, termine en apothéose quoi. Alors David, vous êtes venu avec votre nièce Charline Charline, toi tu es venu pour voir un joueur en particulier. Oui c'est ça, donc N'Golo Kanté, je pense mmh. comme beaucoup de Français euh, je l'apprécie particulièrement parce qu'il est timide, il est humble et il n'ose jamais bah, se mettre sous la lumière, donc euh, pour une fois que c'est son jour de gloire, si nous calons tous à se mettre sous la lumière. Voilà, donc chacun un peu son chouchou ici, Grisou le prodige Mbappé, en tout À la fièvre monte crescendo ici en haut des Champs-Élysées. En haut, c'est-à-dire au niveau de la place de l'Étoile, effectivement, vous vous trouvez Marie Mollet, mais les Champs-Élysées euh, sont noirs de monde. On le disait avec Isabelle de boss les chaînes de télé euh, euh, modifient euh, leur programme, chamboulent ce, ce qui est prévu. Euh, évidemment, euh, la presse est très difficile à, à trouver. Je vous mets au défi, par exemple, de trouver un exemplaire de l'équipe. Euh, c'est pas évident. En tout cas, dans la rédaction, ils se sont arrachés, ça c'est sûr. Euh, dans, dans les On, on trouve des dizaines de livres consacrés à, à l'équipe de France de football, dont le vôtre Karim Nedjari. Bonjour. Bonjour. La, la nuit des, des mmh. maudits chez Fayard. C'est l'histoire de, de la sélection, évidemment, de, de 98 et de ceux qui avaient été laissés à l'époque sur le côté par, par Aimé Jacquet. Mais c'est intéressant de vous avoir parce que c'est le moment, quand on voit les l'émoi euh, du pays en ce moment dans l'attente de ses champions du monde. C'est le moment quand même de se demander si, finalement, la France ne serait pas devenue un grand pays de football Bon, on s'est tous trompés, je pense, et les grands espères. Oui, c'est vrai qu'on est devenu un pays de football, d'abord par notre palmarès. Parce qu'en 20 ans, en fait, on a fait trois finales de Coupe du Monde, plus la finale de Coupe d'Europe. On voit bien les audiences, on est à 24 millions d'audiences, mais sans oublier toutes les radios, tous les débats. Aujourd'hui, il y a des débats partout, il y a des passions partout. Toutes les chaînes d'information font des débats aussi, avec des polémiques. On a nos, nos martyrs, on a nos héros, on a nos tragédies, on a nos légendes on a nos supporters, on voit bien aussi, on a une fraternité aussi qui se dégage autour du football, qui est la plus grande ciment qu'on peut trouver. Il suffisait de se promener partout en France, et on discutait avec les autres. Oui, on est devenu un pays de football. On n'est pas encore un... un un pays de football de club, parce qu'on gagne mmh. pas la Coupe d'Europe. Mmh. Mais sinon, oui, on est un football populaire aussi. Savez-vous, par exemple, qu'il y avait plus de 57 joueurs qui ont été formés en France à la dernière Coupe du Monde Dont 23 Français, mais dans les autres nations. La Tunisie, le Maroc et tout ça. Sur ces 57, il y en a 30 en région parisienne. Ça veut dire que la région parisienne joue son rôle aussi. Mmh. Donc oui, on est un, un pays de football au niveau éducation, au niveau médiatique, au niveau passion. Et ça, il faut pas l'oublier. Et maintenant, au niveau palmarès. Ce, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est à peu près euh, de l'ordre de ce qui se pourrait se passer en Italie, en Espagne euh, ou en Allemagne qu'on cite en général comme en Europe comme les grands euh... pays de football. Au niveau audience, on est quasiment pareil maintenant. Mm. Et Euh, au niveau après, ce qui nous manque, c'est les repères. C'est-à-dire que, mais là, c'était très intéressant ce qu'on a écouté tout à l'heure avec Isabelle Langer, parce qu'en mmh. en fait, on est en train de créer du lien social, mais du lien familial aussi. C'est-à-dire que maintenant, mon père a vécu 98, moi, j'aurais vécu 2018. C'est ce qui se passe en Italie. On y va en famille parce qu'on se souvient et on se file le maillot en maillot. Mmh. Quand on est supporter de la Juventus ou on est par exemple supporter en Angleterre mmh. de Arsenal, et on va se transmettre ça. Mmh. Et aujourd'hui, ce lien familial, on l'a. Et on les a entendus, mais par, par centaines hein, dans les médias sur les radio, les télés, c'est à peine trentenaires qui disaient moi 98 j'étais <rire> trop gamin. petit pour en profiter oui. ou je ne l'ai pas vécu c'est à dire que c'était très important ils ont leur coupe du monde c'est générationnel. Savez-vous par exemple que Barcelone utilise énormément en promotion les enfants de 5 à 10 ans parce que quand vous aimez un club vous gardez à vie Vous changez de femme, vous changez de métier, vous ne changez pas de club. Et entre 5 et 10 ans, vous aimez votre club. Et Barcelone utilise le marketing à ce moment-là. Et là, ceux qui avaient 10 ans en 98 ont 30 ans aujourd'hui. Mmh. C'est ceux qu'on a vu faire la fête hier. Et donc, c'est ça qui se transmet et c'est ça qui crée le, le tissu républicain d'aujourd'hui. Mmh. Avec euh, bon Pour la France, tout va bien au niveau de, de la sélection. Vous le disiez au niveau des clubs. Pour l'instant, ça s'arrête au niveau des quarts de finale euh, de, de Ligue des Champions. Espérons que que ça ira plus loin. Et au niveau du tissu, Euh, du tissu plus profond là, des, des, des, des petites clubs de football est-ce que là aussi tout va bien Non, c'est ça qui est en plein embêtant, c'est-à-dire qu'on voit les politiques venir tous les 4 ans et tant mieux lorsqu'il y a des victoires et tout ça. Là, il faut se rendre compte une chose c'est très, c'est très difficile mmh. parce que les mairies n'ont plus d'argent aujourd'hui et l'État et, et ne donne plus l'argent non plus pour les clubs. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de bénévoles parce que ça coûte cher d'être bénévole dans le football. Et n'oubliez pas que tous les petits mmh. éducateurs qu'on entend aujourd'hui, qu'on trouvé les Griezmann et les Oumtiti aujourd'hui, ont besoin d'argent pour qu'on les aide. Alors évidemment, vous allez rester avec nous, mais on va aller sur le terrain parce qu'on a une très bonne nouvelle. Sur l'avion, même. L'avion n'est plus très loin. Non, il n'est plus très loin, Christophe c'est vous qui nous euh donner le timing à la minute près. C'est quoi On est à 9 minutes maintenant de l'atterrissage des Bleus, c'est ça 8 8 maintenant. 8 maintenant, Céline. On est passé <rire> à 8 minutes, le Boeing 777 des, des Bleus et maintenant au nord de Château-Thierry. Donc on est dans dans l'est de Paris. 8 minutes, encore 7 minutes. Allez, ça y est. Euh, avant que l'avion euh, ne se pose ici. Alors il faudra évidemment attendre encore quelques minutes, une fois l'avion posé, pour rejoindre euh, ce parking là où euh, attendent tous ces, euh, ces personnels d'aéroport de Paris et ces Surtout ses supporters avec tout plein de, de, de drapeaux bleu, blanc, rouge sortis pour l'occasion et qui ont été distribués. Il y a quelques instants, les pompiers de l'aéroport se sont préposés juste avant cette place de parc pour l'avion pour, pour euh, asperger ce water salute qu'on va voir tout à l'heure. Euh, qui aspergera donc euh, le vol euh, où les bleus donc, seront accueillis quelques, min quelques minutes après. Après, euh, le tapis rouge, la ministre des Sports sera là, euh, de, de la fanfare est prévue, euh, beaucoup de forces brun aussi euh, à signaler autour de nous pour assurer la sécurité de, de cette euh, arrivée des bleus sur le sol français. Voilà, allez, plus que 6 oh. minutes, je vous tiens au courant bah, évidemment, bien sûr, on, bah, on bien se pour que ça passe très vite. <rire> bah, oui, on, va, <rire> on va patienter hein, lors de cette édition spéciale, euh, on, on va retrouver un auditeur euh, d'RTL qui a fait le, le 32-10 et qui, de, qui veut nous parler, bah, lui aussi, de sa deuxième étoile, de ce titre de champion de la manière dont il a vécu euh, ce, cette finale. Bonjour Jonathan Bonjour Vincent, comment ça va ah bah Ça va très bien, et vous Ça va bien mieux depuis hier soir Ben, ça va très bien aussi, soulagé, soulagé. Ouais. Vous nous appelez des Vosges, comment ça s'est passé chez vous euh, Alors comme... dans les Vosges, euh, ben, comment ça s'est passé ben, La fête, quoi. moi c'est une petite ville de 9000 habitants, mais avec l'agglomération ça fait 30 000. Ouais. Et il y avait euh, une fin zone dans une ville de 4000 habitants, il y avait cinq écrans géants, trois personnes. C'était la folie la folie. Et après tout le monde au centre-ville Dormirmont, Il y avait une 15 000 personnes je dirais. Non non c'était la folie ouais. Et comment vous l'avez vécu cette finale Dans quel état étiez-vous à la mi-temps euh, Stressé, stressé ah, oui. Très stressé parce vous que aussi. la Croatie euh, La Croatie a très bien joué Je veux dire la Croatie euh, Ils pratiquent un beau football Ils ont ah, des joueurs oui. exceptionnels euh, Mais ouais très stressé Encore plus qu'en 98 Parce que 98, la demi-finale contre la Croatie, qu'on perd 1 0, euh, on se dit ça va être difficile quand même. Ça va être difficile. Moi, en 98, j'avais 13 ans, donc euh, on vit pas les mêmes choses, on vit pas pareil. quoi. Ouais. Non, c'est sûr, à 13 ans, vous, vous avez pas fêté ça en, en train quand on l'imagine peut-être plus hier, du coup. Voilà, c'est ça, ça, plus hier, plus euh, oui, avec un peu d'alcool, comme tout le monde, je pense. Mais on a plus de recul, quand on est, je veux dire, 20 ans après, on a plus de recul. Et le football, pour je regarde tout le temps, je suis un grand supporter du PSG, donc je regarde tous les matchs, donc voilà, on prend plus avec du recul. C'est comme le pénalty, voilà, ça soulage, mais bon, ouais. on est en finale de Coupe du Monde, je pense peut-être que pour les Croates, ça gâche un petit peu la chose. Mais bon, après, c'est le jeu, c'est la vidéo, et je pense que la vidéo a fait du bien pour pour le football en général et puis pour la Coupe du Monde. Bon, ça, ça va nous mettre de bonne humeur pour des, pour des semaines, hein. Je Oui, Non, ouais, ouais, ça va être euh, l'année vacances. J'ai six semaines de vacances. Là, ça va être la folie. Ouais. Et puis après, il y a le championnat qui va reprendre, donc euh, ça va être la folie. Je peux pas être à Paris malheureusement, mais je serais bienvenu euh, dans les studios de Et puis. Ah euh, bah, ça été, on vous aurait été, on vous aurait accueilli avec plaisir. Vous auriez pu aller aussi euh, euh, sur les Champs Élysées. Mais on va vous permettre de vivre ça par procuration, Jonathan, eh oui. parce qu'on y est. Nous sur les Champs Élysées, Jean-Alphonse Richard, on vous retrouve euh, de votre point de vue un peu en hauteur. Est-ce que la, la foule s'est densifiée encore? Ah écoutez, on n'est pas loin d'afficher complet. Si vous voulez venir, dépêchez-vous, reste de la place, mais sur les trottoirs. Parce que euh, derrière les barrières, il y a une foule immense et très compacte. D'ailleurs du côté de l'étoile, c'est-à-dire l'endroit même où le bus des Bleus euh, va arriver tout à l'heure et puis va repartir par un bus à impérial. Et bien là, euh, c'est tout à fait complet. La foule est extrêmement dense. Il y a des dizaines de milliers de personnes. C'est difficile à dire aujourd'hui sur oui. les Champs-Élysées, sous un, un beau soleil, il faut bien le dire. Et des personnes qui écoutent manifestement RTL puisqu'au moment où Christophe Pondio parlait et disait que l'avion des Bleus était en train d'atterrir, il y a eu une, une espèce de, de bronca dans le public, et tout le monde est très content, tout le monde a applaudi, donc ça veut dire qu'effectivement on a écouté ici jusque sur, sur les Champs-Élysées beaucoup, beaucoup de monde dans une ambiance extrêmement euh, conviviale avec euh, cette image extrêmement étonnante des champs élysées aujourd'hui, c'est-à-dire que la foule est des deux côtés, des barrières foule très dense, je le répète, des dizaines de milliers de personnes et puis il y a cette avenue avec qui semble former une rivière comme si c'était une rivière asséchée, cette longue avenue qui, où, vont, où vont passer les bleus, qui est barriérée, qui est, est protégée par des plots en béton et puis également par un service policier euh, extrêmement dense, mmh. des euh, gendarmes mobiles qui sont... Euh, espacer d'une vingtaine de, de mètres chacun donc pour empêcher les gens effectivement de franchir ces barrières. Mm. La tension monte et on s'impatiente, on a vraiment hâte désormais de voir passer le fameux quart des Bleus. Alors, vous savez c'est pour bientôt parce que euh, on me signale que l'avion est en approche, on, on, on peut quasiment dire ça. On, on va retrouver Christophe Ponziot dans, dans quelques instants évidemment à Roissy, mais on va aller à l'Elysée où les joueurs se rendront après avoir descendu les parade. champs. Hein oui, après cette parade, euh, ils était attendu initialement à 18h30, alors peut-être que le programme aura un peu de retard. Vous avez plus de détails Vincent De Rosier. vous êtes vous à l'Elysée pour RTL Bien sûr, il va y avoir du retard, beaucoup de retard mais ça ne fait rien parce que tous les jeunes des clubs de foot qui arrivent à l'Elysée et qui marchent sur le tapis rouge qui a été installé chantent la Marseillaise, profitent font des interviews, des photos, des selfies c'est vraiment la cour de l'Elysée comme on la voit rarement et je peux vous dire que c'est à l'opposé du fameux conseil des ministres du mercredi matin avec la cour vide et des ministres qui font grise mine et avec très très peu de journalistes là c'est vraiment jour de fête à l'Elysée, il y aura bien sûr une photo avec l'équipe de France, euh, Brigitte Macron et le Président sur le perron de l'Elysée. Ensuite, deux informations. Il y aura un petit moment privé avec le joueur, les joueurs, le staff, euh, le Président. Euh, ils discuteront assez librement. Il y aura des, des prises de parole. Probablement Didier Deschamps, Hugo Lloris et, et Paul Pogba. Le Président, lui dira 2-3 mots mais elle laissera très vite la place aux joueurs et puis ensuite tout se déroulera dans le jardin d'hiver euh, où les 3000 personnes présentes pourront suivre euh, le vert hein, qui suivra euh, sur des sur des écrans euh, Brigitte Macron, le président, les joueurs qui, qui passeront ensuite un, un moment beaucoup plus festif avec les familles qui pourront les rejoindre dans un deuxième temps. Voilà, et puis des bleus qui auront peut-être l'occasion par la suite de revenir à l'Elysée puisqu'on a appris également qu'ils seront euh, tous décorés de la Légion d'honneur Comme l'avait été d'ailleurs Leurs 22 prédécesseurs euh, en, en 1998 Je ne sais pas ce que vous en pensez Karim. Euh, c'est important aussi Cette reconnaissance Parce que c'est la, la reconnaissance de la nation Cette légion d'honneur Le message est assez clair, oui. En plus, je pense que Deschamps va peut-être avoir la grande croix. Parce que comme il a déjà. Oui. Et je pense que le message est assez fort de faire venir mille petits joueurs aussi, en disant voilà, mille petits enfants qui viennent là, en disant voilà, le message est ici. C'est-à-dire que chacun peut rendre à la patrie ce que la patrie lui a donné. Et je pense que cette médaille, c'est ce symbole-là. Et, et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de joueurs aussi sur le thème Vive la République. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis euh, depuis plusieurs joueurs, plusieurs plusieurs, jours, plusieurs joueurs dans l'équipe de France. Oui. Je pense que leur, la volonté Black Blumberg que On a, on a entendu beaucoup, est vraiment derrière nous. Ouais. Eux, ils sont dans leur quartier, ils sont français, ils ne se posent pas la question. Mmh. Et je pense que tous les mômes qui sont là, de la même manière, ils ne se posent pas la question. Et chanter la Marseillaise ou être de ou revendiquer la patrie française, c'est dans leur cœur. Et personne ne joue. Une ne joue pas. Hein. Mmh. Et regardez bien leur Instagram dessus, ils ont le même discours. Mmh. Bah on, on y reviendra d'ailleurs sur ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux dans quelques minutes avec Martial You. On va vous retrouver tout au long de cette édition spéciale. Karim Nedjari, journaliste, producteur pour Elephant et auteur d'un livre, La nuit des maudits chez Fayard. On a l'occasion de revenir. Mais là, mais là, depuis euh, tout à l'heure, on vous fait le, le décompte euh, en minutes. Mmh. On va évidemment euh, aller euh, à Roissy voilà. euh, dans un instant. On marque une petite page euh, de publicité et puis on vous fait vivre l'atterrissage des Bleus en direct sur RTL. RTL, champion du monde. RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. Et comme tous les jours, retrouvez le jeu Antargaz du prix de la combativité pour remporter casquettes, bidons, t shirt et mugs du Tour de France, tentez de répondre à la question du jour par SMS en envoyant « Tour » au 74 900 et répondez donc à la question suivante. En quelle année le col du Galibier dans les Alpes a été traversé pour la première fois par le Tour de France Pour 1906, envoyez un… Pour 1911, envoyez deux. C'est à vous de jouer et n'oubliez pas d'être rapide. RTL Tour de France 2018, le prix Antargas de la combativité. Et jusqu'à 20h sur RTL, édition spéciale pour fêter le retour de nouveaux, nouveaux champions, Asseline Landreau oh et Vincent Parizot. Ils, ils sont en approche, peut-être même le train d'atterrissage est-il déjà sorti En tout cas, l'avion n'a pas encore touché le tarmac, mais c'est pas loin. Si, ça y est oh, Ça y est, Vincent, c'est bon. Ça y est, top, top, top L'avion vient d'arriver, Vincent, il vient d'arriver, il vient de toucher le, le sol français devant les, les, les yeux haïqués euh, de tous ces personnels là qui sont... Euh, Euh, qui sont comptés sur des, euh, des petits euh, chariots euh, métalliques pourtant par l'avion euh, d'Air France atterrir. Ça y est, euh, l'avion de l'équipe de France avec euh, tous les joueurs est bien arrivé. On ne le voit pas vraiment hein, puisque vous savez, les pistes sont gigantesques ici à Roissy. Euh, l'avion va ensuite progressivement arriver euh, bah, du, près du, du parking. Là, Là où, là où tout s'est retrouvé tous les camions des sapeurs de l'aéroport sont, euh, sont bah, mis, mis en place là, avec tous leurs gyrophares il euh, y a eu un petit essai tout à l'heure de l'eau, des lance à eau pour, pour l'accueil tout a l'air de bien fonctionner l'avion a bien atterri, on attend maintenant de voir réellement les joueurs euh, se présenter juste devant l'appareil la, la, mais pour l'instant on attend de, de voir l'avion qui, qui, qui se rapproche progressivement de, mmh. du, du lieu où ce Euh, il est prévu une petite prise de parole à l'aéroport ou pas et, et encore, On ne sait pas encore il <rire> euh, y, y a des enceintes qui sont prévues. Il y a un petit podium aussi qui est prévu sans doute pour, pour une photo. Euh, je vous avoue que pour l'instant, on ne sait pas réellement si les joueurs euh, voudront dire quelques mots puisqu'on imagine que plus tard dans la journée, notamment à l'Elysée, ils, le, ils le feront. Mais euh, c'est sûr que là, tout le monde l'attend, tout le monde l'espère, tout le monde l'avion est en train de dans quelques de, de, on l'espère j'ai l'impression que les joueurs ah, les on, on, on a, a une en petite en difficulté en en quand en même, même de liaison visiblement la, la, la ligne la ligne est difficile on va vous retrouver l'essentiel est là l'essentiel c'est que la coupe du monde avec les 23 héros est sur le sol français ça C'est fait. Des héros qui vont euh, maintenant euh, se laver, prendre une douche donc, et enfiler un costume pour <rire> défiler pour la grande parade sur les Champs-Elysées. Ah, vous savez tout vous. Mmh. Bah oui, on, on sait tout. Alors, on sait tout, on voit même euh, l'avion qui, qui s'avance maintenant hein, sur le, le tapis rouge. Devant une aide d'honneur réalisée par euh, le personnel euh, de l'aéroport de, de Roissy. J'imagine que euh, les, les joueurs qui sont à l'intérieur et qui regardent par le hublot doivent être très touchés, Christophe Pongio. Oui, vous m'entendez Oui, est-ce que vous m'entendez Oui, euh, on ou vous entend ah, mieux. Et, et on l'espère, on l'imagine Puisqu'on attend toujours euh, voir apparaître cet avion Puisque figurez-vous qu'il y a eu un petit temps d'attente euh, Il y a quelques instants Les, les gens ont confondu euh, deux avions euh, Il y a beaucoup de 777 à l'aéroport vous... donc là on, on, on attend d'apercevoir euh, l'avion mais oui euh, l'accueil euh, va être évidemment euh, énorme puisque euh, je vous le disais il y a tous ces camions de pompiers avec leurs gyrophares qui sont branchés tous ces euh, drapeaux bleu blanc rouge qui ont été distribués à tous les, à les personnels en, en gilet certains donc ont, ont mis ses, pris ces petites passerelles pour bah, pour avoir le, le meilleur euh, le meilleur angle hein, au moment où l'avion va va réellement se présenter devant nous euh, là, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation. il fait une chaleur incroyable sur ce euh, Bitume de l'aéroport de Roissy sur les petits panneaux, vous savez, qui sont situés juste devant les pour leur indiquer où est-ce qu'ils doivent se parquer, il y a plus rien maintenant. C'est marqué. Bravo les Bleus. Donc euh, voilà, maintenant on les attend. Je vous promets que dès que je vois apparaître cet avion, mmh. évidemment, je, je ah bah, l on l'attend on et l attend et on n'a un peu plus. Hein. Mais il va, <rire> il va, il va arriver. On, on a tellement envie qu'il soit là. On, voilà, tout le monde s'est trompé d'avion, mais euh, mais le bon est et, le bon est annoncé dans les instants qui viennent. Juste on, on On va retomber parce que dans mon élan, je me suis un peu enflammé en annonçant que la Coupe du Monde était sur le sol français. » C'est pas la vraie Coupe non, du Monde, Karim Nedjari. C'est une réplique, il faut savoir que la vraie fait 8 kg 75% d'or, donc on joue pas avec. Ouais. Et, on sait très bien que, et on sait très bien que les soirées sont arrosées, que certains avaient ouais. joué au foot parfois avec, Vous ou se faisait des passes de rugby. Donc du coup, maintenant on fait une réplique et elle cette réplique-là va servir de bras en bras, elle va pas passer, on va les voir. Donc je casse un peu le mythe, mais c'est une réplique, vous allez voir. Alors là, ce que vous entendez, c'est l'ambiance devant euh, l'aéroport de, de Roissy, où effectivement euh, ils sont euh, quelques, quelques centaines à avoir fait le à avoir fait le, le déplacement. Et alors, on nous précise que l'avion des Bleus a bien atterri. On a eu un petit quiproquo Parce qu'en fait, mmh. on a cru que c'était un avion C'en était un autre, mais l'essentiel est là Les Bleus sont maintenant sur la terre ferme Sur le territoire national Avec donc la réplique du trophée Et ils vont maintenant euh, bien, On l'a dit, prendre une douche, se changer, enfiler un costume Et aller défiler pour la grande parade Sur les champs élysées Surtout, on attend de les voir descendre de cet avion Ce qu'on va faire, c'est tout de suite, justement Profiter de ces quelques petites minutes euh... Euh, pour faire une petite pause de publicité. Vous retrouvez. Retrouvez les Bleus qui descendent de l'avion. Retrouvez nos invités ici en studio à RTL où en ligne on aura notamment euh, Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM qui maintenant dans son équipe a tout de même trois champions du monde. Allez, à rien. tout de suite. RTL Champion du monde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 Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô ah, patron, ils sont verts Chez Lidl ah, C'est pas trop tôt ah, Mais non, c'est les citrons qui sont verts, patron. Ici, ils ont plutôt la banane. Aujourd'hui et demain, le filet de 500 grammes de citron vert est à 1,29€. 1,29€ le filet de citron vert là, là, tu vois, je suis vénère. Je vois. Mais vous pressez pas le citron, patron. C'est le vrai prix. Toi, prépare-toi à avoir des petits pépins. Ouais, t'es malin, tu sais, très mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. 2,58€ le kilo, origine Brésil ou Mexique. Dans moins d'une minute, le retour de cette édition spéciale, le retour des Bleus sur RTL. A tout de suite. RTL. RTL, champion du monde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 sur RTL événement Exceptionnel édition exceptionnelle avec le retour des Bleus en votre compagnie Céline Landreau et Vincent Parisot. ben oui pour la, la grande parade des Bleus qui ont atterri à Paris il y a quelques minutes, on attend maintenant de les voir sortir de l'avion ils prendront ensuite, on le sait, la, la direction des champs Élysées pour la grande parade les Champs, où on vous retrouve Nicolas Burnon vous êtes vous au niveau euh, du rond-point des champs Élysées et on, on se demande est-ce que la foule qui est autour de vous a eu l'information, est-ce que les gens savent que les Bleus sont maintenant sur le territoire soir. Wow. Uh, on en fait, pas vraiment, parce que les gens sont en train d'arriver sur les, les champs. C'est un flux ininterrompu de bleu, blanc, rouge qui continue de déferler de toutes les artères sur les champs Élysées. En fait, le seul objectif des supporters, au final, c'est d'avoir le, le meilleur point de vue et de s'approcher au plus, au plus près. Ce sont des, des centaines, des milliers de supporters. Le drapeau français noué autour de la taille des épaules, les joues peintes aux couleurs de la France. Quelques fumigènes aussi. Il fait très, très, très chaud. Alors, je suis avec Cécile et Corinne. Vous êtes Collègue de, de travail euh, c'est la fête aujourd'hui pour vous Ah oui, c'est la fête, euh, comme il y a 20 ans euh, on a pu le vivre euh, différemment, moi j'étais sur les champs là, il y a 20 ans euh, lors de la finale, mais pas le lendemain quand les bleus ont descendu, donc voilà, c'est l'événement pour moi aujourd'hui Et bah, Moi comme Cécile, alors il y a 20 ans malheureusement mon petit garçon, il avait un an et demi donc c'était pas raisonnable avec la poussette. donc je suis trop contente d'être là aujourd'hui je rejoins un de mes fils un petit peu plus haut on est tous pour les bleus, bravo Merci de ces moments formidables que vous nous avez fait vivre Depuis le quart de finale Nous avons la chance de travailler à Paris C'est une ambiance d'enfer, on est heureux, on les aime Bravo, merci On est les champions On est les champions On est, on est, on est les champions on Voilà, les la ferveur champions. Commence ouais. clairement à monter ici Au loin, c'est la Marseillaise qui est entonnée Un clapping qui est improvisé en chante, en s'embrasse des scènes de liesse. Les supporters des Bleus réservent une fête énorme. Je peux mmh. vous assurer que l'équipe de France va vivre un moment unique euh, au moment euh, de descendre ah la plus belle avenue du monde. Et, et dites-leur à ces supporters qu'ils n'ont euh, plus beaucoup à attendre euh, j'allais dire entre guillemets parce que les Bleus ont atterri à Roissy. Ils sont encore euh, dans leur avion mais ils vont en sortir évidemment et ensuite ce sera le départ en autocar jusqu'à la place de L'étoile où là ils changeront de véhicule entreront dans un autobus à impérial pour descendre ces Champs-Élysées devant euh, cette foule et ceux qui justement sur les Champs-Élysées cherchent le, le meilleur point de vue vont sans doute envier euh, Jean-Alphonse Richard, là, les journalistes RTL parce que vous Jean-Alphonse vous êtes idéalement placé sur une terrasse du Fouquet's. Hein. Formidable. Sur oui. mon perchoir, je peux apercevoir la, quasiment la totalité des Champs-Élysées, c'est-à-dire de l'Arc de Triomphe jusqu'à la Place de la Concorde, j'exagère à peine. Champs-Élysées qui sont maintenant bondés, complets, on peut dire, il n'y a plus de place accessible derrière les barrières, surtout vers le point de l'Arc de Triomphe et puis le point où je me trouve, c'est-à-dire quasiment à la moitié des Champs-Élysées, car ce sont des endroits totalement stratégiques. C'est là qu'on va les voir pour la première fois, ces bleus, dans leur bus à Impérial, où ils vont passer à très faible allure devant ce public qui sans doute essaiera de les toucher, ce public qui est en train là de chanter, d'improviser des hauts là, tout ça dans une ambiance extrêmement bon enfant, extraordinaire ambiance je peux vous dire sur les Champs-Élysées, il n'y a aucune agressivité dans l'air, tout le monde est très heureux de ouais. se retrouver et de faire la fête autour des bleus. Alors extraordinaire ambiance également euh, à l'aéroport de Roissy, hein, où on vous retrouve Christophe Pongiot pour Incroyable, un grand moment. grand moment où à l'instant où on est en train de se parler... L'avion des Bleus est en train de passer sous les deux lances à eau des pompiers de l'aéroport. Moment incroyable à vivre avec cette liesse autour de nous, de tous ces personnels, ces, ces petits chanceux qui, qui profitent de, de cette scène mémorable. L'avion des Bleus qui passe sous l'eau des sapeurs-pompiers de, de l'aéroport. Il est tout beau, des drapeaux bleu-blanc-rouge étaient agités il y a quelques instants par les, les pilotes de l'appareil. Et ça y est, l'avion est en train de se positionner tranquillement euh, Près de, du tapis rouge Où euh, la ministre des Sports va accueillir euh, les Bleus Leurs entraîneurs, leurs familles Vous l'entendez, autour de moi, c'est vraiment la liesse des, des, euh, des, des petites passerelles ont été installées Pour que tout le monde puisse euh, voir l'arrivée des joueurs Les drapeaux peuvent être sortis puisque les fenêtres avaient été fermées au moment du passage de, de l'eau. Ah oui, C'est-à-dire que les pilotes ont ouvert les, les hublots du cockpit et ont sort, on sorti des grands drapeaux bleu-blanc-rouge. On exactement. aimerait bien être à l'intérieur du cockpit. Hein, avec, euh, J'imagine que ça va être une sacrée fête avec une vue magnifique euh, le tapis rouge qui, euh, qui va s'avancer et maintenant on attend l'ouverture de ouais. la porte pour les voir les Mbappé les N'Golo Kante euh, tous les, les hommes de Didier Deschamps on l'attend on attend le drapeau continue à s'agiter ça y est les moteurs sont arrêtés on devrait les voir dans, allez, dans quelques minutes on l'espère On va rester avec nous, est... avec on nous on parce qu'on imagine que, que ça va quand même aller euh, assez vite, on espère que les procédures de, de sécurité seront peut-être un petit peu allégées. Ce qui est formidable, c'est de voir le, le, le, le cockpit du pilote euh, ouvert avec ce, ce, ce drapeau bleu-blanc-rouge euh, euh, brandi à, à l'extérieur. C'est magnifique, mmh. effectivement là, le, le pilote est en train de, de ranger maintenant le, le, le drapeau Puisque la passerelle est en train d'arriver euh, près de, du, du réacteur de l'avion On attend maintenant euh, qu'elle se positionne pour, euh, on espère, des portes qui vont s'ouvrir Mais c'est vrai que c'est une image magnifique, ce de, de drapeau, ces drapeaux agités Puisque j'imagine que le, le copilote était aussi dans, euh, dans le coup Euh, oh, puis il avait avait a... ils avaient peut-être ouvert le cockpit, vous savez ah. il y avait peut-être <rire> aussi des des joueurs de, de l'équipe de France. On retient en tout cas cette image euh, magnifique. C'est euh, ces pompiers qui avaient fait ce, euh, c est, c est, ces deux jets d'eau pour accueillir euh, euh, l'avion des Bleus. Vous savez ça a eu une signification particulière. Alors ça s'appelle le water salute, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, vous savez c'est ce qui est euh, régulièrement fait. Alors euh, dans deux possibilités, soit qu'un avion ou une nouvelle ligne d'un aéroport est, est, est lancée euh, oui. pour inaugurer quelque part euh, la ligne ou alors bah, lors des honneurs la dernière fois ici c'était lors du retour de, de l'équipe de France Olympique euh, des derniers Jeux Olympiques là maintenant bah, ça y est c'est les joueurs de, de l'équipe de France de football qui, qui ont droit à cet cette honneur avec cette passerelle qui commence à se rapprocher de voilà, qui est en train de s'ajuster euh, on voit que Alors, ça, se, ça se cale avec la porte là. on rappelle juste une chose, c'est la première fois que ça arrive ça, Karim Nedjari oui parce que les deux derniers titres, en 1984 c'était en France on organisait la compétition et en 1998 on organisait la compétition donc c'est la première fois qu'on on voit un, un drapeau qui sort d'un avion et on revient avec nos héros quoi. Ouais. Alors on retourne évidemment euh, avec vous Pour vivre euh, euh, cette descente sur le sol français euh, Des héros de, de Moscou euh, Est-ce que le, la passerelle est installée Alors la passerelle est Christophe installée, tenu. pour l'instant on est en train de, de régler le tapis rouge, figurez vous, ah oui. puisque le tapis rouge n'était pas totalement bien euh, mis en place, on va le rapprocher pour que évidemment il puisse euh, correspondre à, à la passerelle. La passerelle est posée, la porte est toujours fermée. Euh, là des hôtesses euh, et des agents euh, de l'aéroport sont en train de, de prépositionner euh, le tapis rouge. Et deux agents, un en gilet jaune plus haut, l'autre en gilet orange plus haut, sont en train de monter près de la eh porte. Oui. La question c'est, est-ce qu'ils vont ouvrir cette porte Je peux vous dire qu'ici on en meurt d'envie ah ah On a envie, envie, on a envie et de vous vous voir les, sûr, les, les, les premiers visages, hein, évidemment. La sécurité vient d'être enlevée, attention. Mais on Et on entend toute l'émotion sur le tarmac de Roissy Avec des téléphones dans les mains de, de tous, ces, tous ces supporters et des, messages, et des messages portés visiblement sur des panneaux par Paris Par les hôtesses hein Paris vous aime sur un drapeau bleu rouge aime. Exactement le, le slogan de aéroport de, des aéroports de Paris Attention Quelles sont longues Madame. ces secondes Quelles <rire> sont longues <rire> Ah, ben oui, mais il faut respecter toutes les consignes de sécurité, champion du monde ou pas. Et voilà, il y a des règles et on ne peut pas ouvrir ah, comme ça. Ça dure, ça dure là. Oh, que c'est long, oh que c'est long. Alors ça y est là, On règle Je crois que, ah, on attend Que le tapis soit règle ah Oui il faut que platique. le tapis On précise qu'à l'intérieur De l'appareil On a les joueurs On a évidemment Le sélectionneur Didier Deschamps On a tout le staff Mais on n'a pas les familles hein, On n'a pas les épouses Qui sont rentrées Tôt ce matin D'ailleurs avec, avec notre ami Bruno Guillon euh, Qui nous racontera D'ailleurs comment ça s'est passé Dans l'avion euh, Des familles Tout à l'heure euh, Sur RTL Évidemment ce qu'on aimerait savoir C'est comment ça s'est passé Dans l'avion oui. des joueurs Oui Karim avant que la porte s'ouvre il faut savoir que les joueurs ouais. ont leur téléphone portable ouais. et sur leur téléphone portable ils reçoivent des milliers de messages en disant tout le monde vous attend là et donc ils savent tous ils, je pense qu'ils sont en direct sur leur téléphone portable ouais c'est ça eux-mêmes se regardent ils arriver, regardent euh, arriver. Euh, sur, toutes les, sur toutes les chaînes et peut-être euh, euh, avec avec leurs amis sur les réseaux sociaux ou autres qui sont en train de leur dire c'est vrai qu'elles sont longues ces mais oui secondes. on a l'impression que ce temps additionnel ne va jamais se terminer Christophe combien de minutes de temps additionnel annoncé par le quatrième arbitre là c'est pas possible on tient plus il faut comprendre aussi que c'est très dur pour eux c'est à dire qu'ils passent de leur silence de leur chambre d'istra à la ultra foule et le bruit pour eux, c'est quelque chose Ça fait mmh. que 50 jours qu'ils sont reclus, où mmh. ils entendent, où ils ne voient personne. Okay. Et là, ils vont passer dans une foule avec des millions de personnes. Ils ont été préparés à ça ou pas, euh, Karim à, à ce qui va leur arriver là, non, À mais partir du moment où vrai. la porte va s'ouvrir En 98, ils, tous les jours, on eut peur. Ah, bah, frappe, ça sera proche, ça sera proche. Attention, là, ça s'agit sur, ah, ah, sur la passerelle. Ah, ça s'agit sur la passerelle. Il y a quelques instants, les, les deux agents qui sont en de cette passerelle se prenaient en selfie, ils prenaient des petites vidéos souvenirs en attendant qu'elle s'ouvre. On voyait derrière les hublots des, des têtes. Alors, qui était- ça attend <rire> Pour l'instant, oui, ça s'est agité. On a l'air de ah, de patienter encore, mais c'est ah, -ce long, c'est long, c'est long. Et, et, et c'est vrai que, que quand ils vont, monter, voir, euh... quand ouais. Ils ouais. vont ouais. voir, cette foule euh, massée ouais. au ouais. pied de l'aéroport avec ouais. ces hôtesses ah, qui les, les attendent. Attention, il y a la une hôtesses qui ministre... monte. C'est ah, la, la ministre. ministre. Laisselle. Laisselle. Laisselle. Laisselle. Ah, c'est la ministre C'est Madame Flessel Ah, elle tape à la porte. Ils sont là, ils sont là. La porte s'ouvre. Et voilà ça y est la porte est ouverte. Alors qui commence ah alors. Hugo Lloris, j'ai l'impression. Hugo Lloris, avec la Coupe du Monde. Il la, il la tient dans les mains. Elle brille au soleil. Hugo Lloris, qui est le premier des joueurs de l'équipe de France à sortir de cet appareil qui revient de, de Moscou. On voit Didier descend, juste à sa droite. Le président de la FC également. Tout le monde pose, tout le monde. Ah, on sent que les joueurs prennent leur temps. Ah oui. Hugo Lloris, euh, savoure. Hein. Il savoure Didier ce moment, Hugo Lloris, euh, avec la Coupe du Je Monde dans les mains. Le président de la fédération à, à sa gauche. Noël Legret. Didier avec, Deschamps à euh, sa droite. Tous les supporters qui sont juste devant eux, qui sont avec leur téléphone portable, leurs appareils photo qui, qui immortalisent ce ah, moment belle, les premiers photo. pas mmh. des bleus sur le sol français depuis leur, leur sacre d'hier soir. Des drapeaux bleus qui s'agitent. Ah, c'est beau, là, c'est vraiment Yssabour. Waouh et on entend derrière vous Christophe yeah. la, la clameur le, du personnel de, de l'aéroport de Paris qui, qui salue ah oui. les champions totalement ils ont attendu on frissons, ça toute la journée clairement ah, donc, toute la journée ils ont attendu ça ils ont euh, pris et, certains et ils, commencent euh, commencent des verbes, hein. Hein. ils commencent à descendre ils commencent à descendre de l'appareil descend, et on attend les prochains ça y est c'est Griezmann Griezmann est là très détendu Griezmann qui fait des signes du bras Giraud. des signes Ils montrent leur médaille, ils tendent fièrement et ils les montrent à tout le public leur médaille qu'ils ont autour du cou. Raphaël Varane également euh, qui suit devant Hernandez. Ah, ils ont tout ça. Ils prennent leur temps un par un. Un par un, ils descendent ces marques. Il est relié au sol français. Alors certains ont la médaille autour du cou D'autres ne l'ont pas D'autres ont préféré peut-être la mettre dans la suite à bagages et, et on, parlait ça. on parlait des tenues Christophe tout à l'heure Pour l'instant on est encore dans une tenue sportive et, et détendue hein, Du short, et euh, du survêtement là, là, Tous les joueurs qui sont en train, Paul Pogba Qui est en train de plaisanter avec un de ses collègues Au milieu de tous les cris Merci les vieux, hein, vous l'entendez, merci les bleus Et c'est vrai qu'ils sont tous en survêtement hein, les joueurs avant d'être changé tout à l'heure et de passer le costume mais je peux vous dire qu'il fait tellement chaud en ce moment dans la poule et juste sur ce tarmac où les joueurs sont en train d'arriver qui vont mieux Être ah oui, alors ils sont tous en train de descendre. On va les laisser descendre de l'appareil et fouler ce, ce tapis rouge. Euh, et on va aller prendre la température sur les Champs-Élysées parce que j'imagine que sur les Champs-Élysées, on sait que les bleus ont atterri. Et sur les Champs, on y sera dans un instant. A tout de suite, merci d'être à l'écoute de cette euh, édition spéciale euh, sur RTL. On va prendre Jean-Alphonse Richard, mmh. on va y aller tout de suite sur les champs, on va pas attendre une seconde Vincent. Jean-Alphonse, vous êtes vous, vous survolez, vous surplombez pardon, cette foule. Pas encore. Pas, pas encore, non mais par votre talent vous l'a survolé Jean-Alphonse, racontez-nous <rire> est-ce que la fermeure est montée encore d'un coup depuis que Oui, de oui, oui. Et bien sûr, dès, dès que l'annonce a été faite de l'atterrissage la, de des bleus et dès que les bleus sont sortis euh, de l'avion, il y a eu ici une immense clameur qui est montée qui continue à monter d'ailleurs euh, au fil des nouvelles tout le monde ici attend les bleus tout le monde essaie, va essayer de les apercevoir, alors effectivement ça sera difficile depuis le sol puisque les champs élysées aujourd'hui sont combles et les derniers arrivés eh bien, auront bien du mal à les apercevoir donc on, on, on fait partout ces on essaie de monter par, par exemple sur des kiosques à journaux mmh. euh, sur des arbres sur des sur des lampadaires on essaie d'approcher au plus près ce qui va être la mmh. la fabuleuse descente des bleus la fabuleuse descente des champs-élysées ouais. euh, un monde un monde fou et une ambiance encore une fois je le disais qui est extrêmement détendue extrêmement bon enfant alors ils y seront sans doute dans, dans, dans moins d'une heure sur les champs-élysées en attendant ils savourent ces bleus ils savourent sur le tarmac et c'est tellement c'est tellement extraordinaire ce qu'ils vivent qu'ils prennent des photos ils prennent des vidéos les joueurs de l'équipe de France exactement Vincent alors les, les bleus qui sont en train d'applaudir leur public qui, sont, qui ont monté euh, qui ont rejoint un petit podium avec, euh, avec Didier Deschamps cette euh, superbe coupe qui brille mais qui brille sur ce tarmac Elbri, cette coupe, de, euh, coupe du monde. A noter quand même tiens, pendant que je suis en train de le voir, Zirou euh, qui, euh, vous savez, avait promis de graser sa tête en cas de victoire. Oui. Bah il a Il a toujours les cheveux hein, donc il va, on va falloir. lui rappeler, rappeler. faut lui bah, rappeler, bah, lui rappeler. Euh, cet engagement. Je vais essayer de me rapprocher. Là vous l'entendez, tout le monde prend des souvenirs, des photos tout le monde saute les joueurs qui sont sur un petit podium juste au pied de l'avion et près du tapis rouge mmh. alors la question c'est maintenant est-ce qu'ils vont parler je vous le disais tout à l'heure il y a une enceinte des enceintes qui ont été positionnées pour l'instant ils, ils sont plus occupés à danser Christophe. pour l'instant ils dansent il il c'est la danse des vainqueurs ils sont heureux ils sont heureux C'est magnifique. Et tout le monde, évidemment, veut, veut toucher ou, euh, ou embrasser cette Coupe du Monde. On a, on a le sentiment que là, c'est une autre étape. C'est-à-dire que la vraie libération, on a le sentiment qu'elle se fait maintenant pour ces joueurs sur le tarmac de l'aéroport. Ah, c'est sûr que là, ils sont euh, vraiment... Euh, ils sont heureux, en fait. Ils sont au paradis, les, les joueurs. Euh, évidemment, hier soir, c'était... Euh, Incroyable sous la pluie de Moscou, mais là, on sent ils sont chez eux, ils sont chez eux, avec avec leur public réuni, euh, des privilégiés de, de l'aéroport qui, qui peuvent profiter de ces moments, qui les immortalisent. On voit tous ces sourires, on voit tous ces sourires sur les euh, sur, les, sur les, les, les les visages évidemment. Et vous notez, regardez, j'étais juste à côté d'un gendarme qui, qui tendait son appareil aussi euh, pour, pour immortaliser ce moment. Les joueurs qui étaient en train de se déplacer maintenant. Puisque, vous le savez, ils vont rejoindre un, un salon d'aircross euh, pour se changer, se mettre en costume, comme je vous le disais, avant de rejoindre leur, leur bus à deux étoiles, bus mmh. reprins mmh. tout de euh, bleu. Il euh, y a beaucoup de monde hein, dans cet avion, puisqu'il y a sept euh, autres cars qui sont là euh, également pour euh, accompagner euh, l'intégralité de, de la délégation. Euh, voilà, les, les bleus qui sont en train de se, se déplacer, de se rapprocher mmh. des bâtiments de, de l'aéroport, qui ont, qui ont quitté, qui délaissent cet avion, les pilotes en train de, de filmer la scène depuis leur cockpit c'est vraiment une, une superbe scène quelle fête quelle fête sur ce tarmac français de, de Roissy que vous nous avez fait vivre en direct évidemment Christophe Ponziot on, on prendra des nouvelles dans quelques minutes on va les laisser euh, entrer euh, dans l'aérogare en attendant peut-être une prise de parole ou alors euh, qu'ils montent euh, tout de suite dans le bus on va marquer une courte pause et puis dans un instant on va avoir en ligne un président de club qui euh, pas n'importe lequel bah, pas n'importe lequel <rire> parce que désormais dans son il a trois champions du monde, voyez-vous. Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, avec nous tout de suite sur RTL, après ça. RTL Champion du monde RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. Pour gagner au jeu de la combativité et tenter de remporter mug, t-shirt, bidon et casquette du Tour de France, il fallait répondre à la question suivante tout à l'heure en quelle année le col du Galibier dans les Alpes a été traversé pour la première fois par le Tour de France et il fallait répondre 1911, la touche numéro 2. C'est Monique de Loudéac qui a été la plus rapide et qui remporte nos petits cadeaux à demain pour une nouvelle question. RTL Tour de France 2018, le prix Antargas de la combativité.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 Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U d'Hérault et de Camargue. Depuis 1987, dans le bassin Cétois, la société Midi-Tiel cuisine des tiels. Vous connaissez Des petites tourtes épicées garnies d'encornets à la sauce tomate qui seraient arrivées d'Italie au 19e siècle. Faciles à transporter et à conserver, elles ont rapidement été adoptées par les agriculteurs et les pêcheurs et sont aujourd'hui un plat emblématique de la région. U. Mmh. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus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 55% des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h à la vue de tous. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Contactez Vérissure pour protéger ce qui compte vraiment. Vérissure expert des alarmes avec protection 24h sur 24. Et maintenant, la météo avec la paire. Le temps sera calme et ensoleillé avec un ciel dégagé sur l'ensemble du magasin. Notez qu'une averse de bonnes affaires vous attendra au rayon fenêtre. Jusqu'au 6 août, ce sont les beaux jours des prix bienfaits chez La Perre, et on vous offre jusqu'à moins -25% sur une sélection de fenêtres. La Perre, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur laperre.fr jusqu'à 20h sur RTL édition spéciale le retour des bleus, Céline Landreau Vincent Parisot. RTL fête les héros tricolores édition spéciale jusqu'à 22h30 et on va prendre tout de suite la température ah non, sur alors, euh, que tu les champs Élysées. bah oui Marie bah oui, on, on vous, vous entend, entend Marie, ça tombe très bien, bien euh, puisqu'on vous retrouve euh, maintenant, vous êtes euh, place de l'étoile au milieu de la foule qui attend euh, les champions les champions qui sont maintenant sur le sol français on le sait et qui devraient euh, de bah, peut être peut-être dans, dans, dans, dans trois quarts d'heure euh, ouais. à vos côtés au niveau de la place de l'étoile où ils changeront de bus Pour monter dans le bus à Impérial et donc descendre l'avenue au milieu de cette foule qui s'est massée depuis des heures maintenant, Marie Mollet. Avec un, avec un petit souci de liaison avec Marie Mollet, mais évidemment on va on va on va corriger ça et, et retourner sur les Champs Élysées dans dans quelques minutes. Je vous disais invité euh, de marque dans cette édition, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques Henri Hérault. Bonjour euh, Jacques Henri Hérault. Bonjour Vincent. Et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. On va évoquer dans un instant ce que ça représente pour web, mais quand vous voyez ces images, j'imagine que vous y assistez comme nous, cette foule massée sur les champs Élysées, cet accueil à l'aéroport. Qu'est-ce que ça vous fait, Jacques-Henriero J'en oh ai, ai des frissons d'ailleurs à l'instant, en oh. vous parlant. C'est incroyable, personne n'y pensait, on était tous... Optimiste, évidemment, mais je crois qu'on ne pensait pas que cette équipe irait au bout. C'est le talent de son coach, c'est le talent de ses joueurs, c'est le talent de la fédération aussi, qui les a mis dans les meilleures conditions possibles. Donc, chapeau à eux, ils nous offrent un plein de bonheur absolument incroyable. Hum. Et 23 champions du monde, parmi lesquels 3 Marseillais. Qu'est-ce euh... qu que ça vous fait Ça, J'imagine que c'est une grande fierté Alors vous savez qu'en fait ils sont quatre puisqu'il y a aussi le, le docteur de l'équipe de France, qui est ah oui. Franck le Gall qui est, le, qui est le docteur de l'Olympique de Marseille. Euh, je crois que c'est une immense fierté pour tous les Marseillais. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de clubs d'ailleurs qui affichent un nombre d'internationaux euh, aussi, euh, aussi élevés. Donc euh, oui, ils auraient certains d'entre eux évidemment aimé jouer un peu plus, mais je crois qu'il d'abord ils méritaient chacun d'eux d'avoir leur place dans cette belle équipe. Ils l'ont montré, et puis je trouve qu'ils ont une attitude digne, alors, euh, professionnel jusqu'au bout. Alors justement, euh, vous, vous le signalez vous-même, donc vous n'allez pas le prendre mal. C'est vrai qu'ils ont peu joué, les Marseillais, un match pour Mandanda, quelques minutes pour Tovin, Adil Rami euh, n'est pas entré sur le terrain. Mais on a beaucoup loué euh, pour tous les trois leur état d'esprit pendant toute la compétition. Est-ce que c'est aussi une fierté quand on est président euh, d'un club de voir que les joueurs du club euh, montrent un tel état d'esprit en équipe nationale? Bien sûr, je crois que c'est notre rôle que de d'identifier, d'accompagner des garçons qui affichent des belles valeurs, des valeurs collectives. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette belle saison qu'on a vécue avec l'Olympique de Marseille l'année dernière. Je crois que c'est quand l'individu, le, le, l'intérêt personnel sait s'effacer devant l'intérêt collectif que les résultats sont au rendez-vous et c'est ce qu'ils ont démontré pendant cette compétition. Vous avez échangé, euh, je sais pas, par texto ou par téléphone avec euh, avec ces trois joueurs depuis hier soir, Jacques-Henri Oui, alors euh, Flo a été euh, gentil, j'ai trou trouvé ça très touchant de, de, de m'appeler en, en FaceTime, comme on dit... Euh... Des vestiaires, il était à côté de Kylian, à côté d'équipe MB, je crois, et il m'a montré la la coupe, il m'a montré le trophée, il m'a dit tiens, j'ai pensé à vous et je voulais partager partager ce moment avec avec vous. C'est un autre signe de de leur de leur attitude, de leur état d'esprit, de leur ouverture, de leur sens du collectif, et moi j'ai été très très heureux de ce moment. Ouais. Et, et on imagine aussi qu'il y a un joueur qui ne fait pas partie des 23, mais auquel vous pensez particulièrement, c'est Dimitri Payet. Bien sûr, je pense qu'il avait sa place, euh, il a fait quelque chose d'important, Dimitri, il a choisi de jouer cette finale de Ligue Europa à quelques jours de la sélection pour l'équipe de France, il était diminué, il a pensé que ça tiendrait, ça n'a pas tenu, et la blessure qu'il a contractée euh, l'a peut-être, on n'en sait rien, mais empêché de, de jouer cette Coupe du Monde, euh, lui aussi. Il, il a montré euh, un don de soi euh, extrêmement grand. Et, et j'étais content que le président de la République l'invite euh, hier euh, pour voir ce match. Euh, je ne savais pas s'il allait euh, euh, venir. Il a tout de suite dit oui. Et, et je trouve c'est aussi une belle attitude que d'avoir su surmonter sa peine, sa frustration pour aller encourager ses camarades. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Henri. Vous les attendez quand, maintenant, Steve Enfin, les trois, Adil voilà. et Florent. Vous savez, dans ces cas-là, c'est pas une bagarre pour savoir combien de jours de vacances ils vont avoir, mes presque. Ouais, on, ouais. on a été sympa. Je crois qu'on leur a dit qu'ils allaient prendre... Le, le, le nombre de, de jours de vacances suffisant pour venir gonfler à bloc euh, peut-être à la fin de la première semaine d'août. Merci beaucoup et j'imagine que vous leur réserverez un bel accueil à ces Après champions bien. du monde. Merci Jacques henri au président de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup. Et avant de regagner Marseille, ces héros, les trois Marseillais et, et tous les autres vont monter dans ce bus bleu, ce bus orné de deux étoiles. Évidemment, les deux étoiles pour les deux titres de champions du monde. Maintenant, ce bus qui va se diriger vers la place de l'étoile où on vous retrouvez Marie Mollet au milieu d'une foule qui donne déjà de la voix. Euh, là, ils sont, ils sont sauf chauffés à blanc c'est supporter. des supporters c'est des supporters qui, qui ont étudié les lieux ici parce que c'est ici que le bus va ralentir pour prendre le virage des champs Élysées, s'arrêter presque quelques secondes de plus, quelques secondes de rêve, le moment de grâce qu'ils attendent tous, alors ici pour patienter, il y a deux stratégies, hein. il y a ceux qui sont collés aux barrières depuis 8h ce matin, pas question d'être au second ils, ils défendent jalousement leur place, et puis il y a ceux qui économisent leur force, c'est une course de fond. Ils sont assis dans un coin d'ombre pour pouvoir ça sont les tacticiens cela yeah c'est les tacticiens et moi je me trouve avec un groupe de, de trois copains euh, qui vient qui viennent d'ermont en ile de france hotman ça, ça commence à être un peu long cette attente non là mmh. bah franchement on pourrait tenir milan comme ça c'est une équipe <rire> on leur doit bien ça Euh, ils, ont, ils nous ont fait rêver pendant un mois. On pourra attendre encore longtemps. Hein, vraiment, n'y a pas de souci. Pour cette équipe-là, je le fais sans souci. C'est quelque chose qu'on vit une fois dans une vie. Ouais, clairement. Ouais. La dernière fois qu'on a vécu ça, moi, je suis en 95. J'avais que 3 ans, donc j'ai qu'un vague souvenir de ce qui s'était passé. Là, j'ai aujourd'hui euh, j'ai assez d'âge pour m'en rappeler. Je me rappellerai toute ma vie. J'en parlerai à mes enfants, mes petits enfants, s'il le faut. C'est un jour exceptionnel, bien sûr. Alors, je vois quand même qu'il y a des, des petites mines sur les sur les visages. Là, ça a été euh, la fête, la grosse fête hier soir. Ouais ça a été. La soirée elle a été longue, on a passé une... une petite nuit, on a très peu dormi. Là euh, depuis bah depuis qu'ils ont soulevé la coupe, on est là, on fait la fête, on chante, on danse, on est heureux. Mais c'est pas rapport. Comme j'ai dit tout à l'heure, on leur doit bien ça et c'est la moindre des choses. Alors votre man, vous êtes là comme beaucoup de gens ici, pour un joueur en particulier, c'est Ngolo Kanté. Monsieur, monsieur Ngolo Kanté, s'il vous plaît. <rire> euh, ouais bien sûr on est là pour Monsieur Ngolo Kanté. C'est le joueur, il est là pour toutes les situations, il est devant, derrière, à gauche, à droite, il attaque, il défend, il est rapide, il fait tout, il est humble. C'est un exemple à suivre, c'est un exemple pour tout le monde. Et le rêve c'est qu'il descend du bus Ah franchement, il descend du bus, il me claque la bise, c'est bon, je, je peux mourir tranquille, hein, vraiment. Hein. Le plus tard possible quand même comme on dit. <rire> voilà. Alors une petite chance pour Ingolo Oh, Bah oui et gentille, voilà donc ça, ça, on frétille en tout cas, cas depuis que français, les bleus sont arrivés sur sur le sol mmh. français, sur le tarmac et ça continue de monter la fièvre. Alors évidemment, on va y retourner dans un instant euh, sur le tarmac de l'aéroport de, de Roissy, euh, là où euh, s'est arrêté un, un autocar qui va emporter euh, les champions du monde jusqu'à cette place de l'étoile ils vont ensuite euh, pénétrer dans un autobus euh, à impérial. Mais je voudrais qu'on prenne euh, Nicolas qui a fait le 32-10 qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Bonjour Céline. Bonjour. Et alors je salue l'heureux papa. Euh, non, pa non grand-père. Pas papa. Pas. Ah, grand-père. Grand oui, oui, exactement. <rire> grand-père, grand-père depuis oui. euh, depuis hier soir quelle heure Ah bah 18h51. Ah oui. C'est-à-dire que elle est championne du monde. Et voilà. <rire> elle est sortie pour ça. j'ai déjà ma, ma fille qui à l'époque avait 10 ans en 98. Oui. Et euh, elle est déjà, elle avait trouvé ça super. Et moi, j'étais sur Nantes. Et euh, maintenant, ben, autour de sa fille. Ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'est un beau cadeau. Comment s'appelle-t-elle ah bah... Comment l'ont-ils prénommée Alors un petit prénom breton parce qu'on est en Bretagne. Lilouen. Kylian, vous avez dit Non, non, non, non une désentrée, le non, le non, je désentrée. Le <rire> le non, mais ça, ça, ça c'est formidable. Et puis, euh, j'imagine que, que tout le monde est, est très content. Vous vous souviendrez ah, tout, tout, pour toute, ta, toute votre vie euh, de, de, de ce jour de, de juillet, évidemment. Hein, de ce, de ce ah, bah, 15 et, juillet. Évidemment, oh. évidemment. C'est impérissable. <rire> ouais. Et j'imagine que vous vivez également à l'antenne d'RTL euh, ou euh, aussi sur les autres médias ce moment euh, historique le retour des Bleus vous avez vécu ah oui. leur arrivée à l'aéroport grand moment d'émotion on va retourner d'ailleurs euh, à l'aéroport parce qu'ils y sont toujours euh, à Roissy ces joueurs de l'équipe de France avant qu'ils viennent bah, tout près d'ici vers la Concorde on ira aussi à l'Elysée où Isabelle Langer nous attend avec tous les invités qui trépignent eux aussi avant de retrouver les, les Bleus un millier de jeunes des sportifs voilà tout ça c'est dans un instant La France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 Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée, puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non Ne t'inquiète pas, en ce moment, et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, et eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuits. Offre soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de sous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 Jusqu'à 20h, 22h30 même sur RTL, émission spéciale Le Retour des Bleus avec Céline Landreau et Vincent Parisot. Et avec les Bleus qui sont encore à l'aéroport de, de Roissy, où le bus orné de deux étoiles est désormais avancé au, au pied du tapis rouge. Ce bus qui va emmener les Bleus, place de l'étoile, pour leur descente des champs élysées dans un bus à, à Impérial. Et les mmh. Bleus ne seront pas tout seuls, euh, Vincent Non, non, mais c'est important de parler de ce, de ce bus avant d'être de, de, en ligne avec Christophe Ponzio, Parce que forcément, quand on parle de l'équipe de France et du bus... Du car, il y a une très forte symbolique. On repense à Naïsna et de ses images qui avaient fait le tour du monde. Ce bus, il est, il est plus simple finalement. Euh, il, il est d'une humilité assez forte. Hein. Il ouais. est tout bleu, les deux petites étoiles, c'est marqué champion du monde simplement. Et comme on est une société de communication une société de, de signes, on sait bien que ce bus là a vocation à effacer le bus de Naïsna, celui de 2010 où on avait été humilié sur la planète internationale. Et bien. donc ce bus qui va, on le disait, emmener les Bleus jusque sur les, les champs Élysées où ils vont descendre l'avenue dans un bus à Impérial, celui-ci, pour être bien visible de, de toute la foule. Et les Bleus ne seront pas tout seuls, Pierre-Julien, puisqu'au-dessus d'eux, il y aura la Patrouille de France. un Tout va être coordonné à la minute près. D'ailleurs, il y a sur l'Arc de Triomphe un contact radio en permanence avec les avions de la Patrouille de France. Alors, s'ils vont arriver de villes à Coublet, puisqu'actuellement mmh. ils sont basés, ils s'apprêtent à décoller hein, en fonction de l'avancée du bus, donc du premier bus qui est à Roissy et ils vont attendre qu'ils montent à bord de l'autre bus donc celui dont vous parliez le fameux Impérial donc toujours en parfaite coordination avec donc cette arrivée sur les Champs-Élysées et il y aura un premier passage le sens Euh, eh bien c'est la descente du 14 juillet quoi. En gros c'est de la défense euh, En passant jusqu'à la place de la Concorde ouais, De l'étoile à la Concorde Avec ouais, la, la formation en 9 Comme ils appellent cela, le Big Nine. Donc 9 mmh. avions euh, Alpha Jet Avec les fumigènes bleu, Vérifié blanc, rouge fois. Et puis un retour Alors ça c'est évidemment c'est la nouveauté Il y aura un retour avec deux fois quatre avions Donc deux box Évidemment pourquoi deux box deux fois quatre avions parce que les deux étoiles voilà, ah voilà. Et bien évidemment et ça mmh. c'est vraiment une grande première et donc on va les suivre comme ça aussi et ça sera quand même assez fantastique bon bah oui. Vous allez nous faire vivre ça évidemment Pierre-Julien en direct sur l'antenne d'RTL lorsque ça va se produire, sans doute dans moins d'une heure maintenant, espérons il faudrait que même, le bus des, des champions du monde bouge de, du tarmac de l'aéroport ce n'est pas encore le cas ce qu'on va faire c'est aller du côté de l'Elysée parce qu'après avoir descendu les champs élysées les champions du monde y ils... Ils retrouver le Président de la République, son épouse et leurs 1300 invités à l'Elysée où vous vous trouvez Isabelle Langer. Oui, je suis en face d'un petit groupe de l'ACBB de Boulogne-Billancourt. Il y a John notamment qui est avec moi. Alors, impressionné d'être dans cette cour de l'Elysée. John, vous l'avez appris samedi après-midi que tu allais venir ici. Oui, c'est ça. Impressionné parce que ça fait la première fois et c'est grand, très très grand. Et euh, bah, je sais pas C'est stressant en fait quand je suis dedans Vraiment très très stressant Et je suis pressé aussi de voir le président Et de voir les, les joueurs Et alors euh, toi Etan euh, T'as hâte d'être à l'intérieur pour voir comment c'est Ouais franchement euh, j'ai déjà vu des images De reportages euh, tournés Dans, dans l'Elysée Et franchement les salles et les salons sont magnifiques Donc euh, ouais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble avec mes propres yeux. Alors euh, toi tu t'appelles comment déjà Quentin. Quentin, Quentin. Ouais. Quentin euh, tu fais du football aussi ouais. et c'est qui ton joueur préféré ah T'as mon... envie de voir qui ah, Mon joueur préféré c'est une Golo Kanté ah, Elle est vraiment fort, hein. il récupère beaucoup de ballons. Et c pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France parce qu'il travaille dans l'ombre, il récupère beaucoup de ballons, il fait progresser l'équipe, il donne des ballons à Mbappé et Mbappé, il fait, il fait le travail derrière. Alors, tu veux pas l'entendre, mais ils ont mis derrière la chanson d'Engolo Kante. Euh, toi, Arthur, tu t'éteins les cheveux. Euh, ouais. Tu sais qu'il y a des joueurs qui avaient promis soit de se raser carrément la tignasse c'était notamment Giroud, il ne l'a pas encore fait, tu pourras lui dire tout à l'heure. Si je le vois, je lui dirais, je lui dirais que moi, je l'ai fait au moins et que, à lui tenir sa promesse. <rire> Alors, ils ont tous pr... Ouais et ils m'ont tous dit on va te chanter une petite chanson Isabelle. Ah. Donc vous êtes partis les gars On y va 1, 2, 3. Benjamin Pavard Benjamin Pavard. Je crois pas vous connaissez. Il sort de nulle part. Une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard Et voilà, il y a une bonne ambiance, je ah, peux vous ouais. dire que la cour de l cet après-midi, c'est un peu aller le centre de loisirs, ouais. la colonie de vacances mais c'est bien sympathique. Et encore à mon avis vous n'avez rien vu parce que d'ici une heure, une heure et demie, on ira prendre la température avec vous et je pense que ça sera très très chaud avec tous ces jeunes par centaines ces jeunes footballeurs qui vont accueillir l'équipe de France de football qui je vous le rappelle est sur le sol français leur avion a atterri il y a environ une demi-heure, l'autocar va prendre la direction de la capitale la direction de la place de l'étoile où les joueurs Pénétreront dans un autobus à Impérial Descendront les champs Élysées, Avant de vous retrouver Isabelle Langer euh, Avec le Président et son épouse Et tous leurs invités à l'Élysée. On va marquer une courte pause Et puis dans un instant euh, Évidemment évoquer l'actualité En direct le retour des Bleus Mais aussi tout ce qu'ils ont dit Sur les réseaux sociaux depuis hier Et il s'en est dit des choses Allez, là tout de suite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 Offre sous conditions de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État, valable jusqu'au 31 août. Détails sur service et citron.fr Lidl, partenaire de l'équipe Quick-Step pour les produits frais. Allô patron Ah, je suis en colère. Hein. Rouge de colère, vraiment. Et la raison de ta colère La raison Mais le raisin. Le raisin blanc, patron. Aujourd'hui, demain, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin blanc en vrac à 2,29 2,29 le kilo de raisin blanc chez Lidl. Tu veux me mettre en colère Oh non, mais, mais patron... Mais y a pas de mais. Avec toi, y a tes pépins. Oh, on est mal. Oui, vous avez raison, pat euh, patron on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. Catégorie 1, variété Vittoria, origine Italie. Jusqu'à 22h30 c'est RTL, édition spéciale pour fêter le retour de nos nouveaux champions du monde. On vous retrouve Céline Landreau et Vincent Parisot. Le retour des bleus sur les réseaux sociaux. Champion du monde Ah oui, champion du monde, on va pouvoir la faire encore pendant 4 <rire> ans, celle-là. Alors c'est vrai, ils sont sur le sol français. Ça, ouais. c'est déjà une belle chose. La Coupe du monde de football est en France. Alors pour l'instant, à Roissy, hein, à l'aéroport de Roissy, où ils ont atterri aux alentours de 17h, en ce moment, ils sont en train de se changer ben, de se rafraîchir oui. voilà après quelques heures de, de voyage euh, on, on, on les retrouvera dans quelques minutes on va profiter de cet instant euh, pour jeter un coup d'œil à leur téléphone parce qu'ils oui. en ont posté des choses sur les réseaux sociaux c'est ah intéressant parce que comme ils se sont posés il y a quelques minutes ils ont récupéré du réseau et donc ouais. on commence à voir ce qui s'est passé dans l'avion et depuis <rire> euh, hier soir Alors ça c'est assez sympa parce que là vous avez Kipembe qui vient de publier une vidéo sur son compte Instagram parce qu'ils sont tous sur Instagram mmh. vous Oubliez Facebook, ça c'est un truc pour ça, papa, maman C'est un vieux truc C'est Instagram désormais Et, et là, la, la, la, la vidéo est impressionnante Ils sont au milieu euh, de la foule Parce qu'il y a énormément de monde autour d'eux Alors on les voit en survêtement et ils transperce littéralement la, la foule de, de Roissy, un peu plus tôt on a Thomas Lemar qui a pris une photo lui de sa chambre, mmh. euh, la, la dernière photo, on voit la couette en bouchon au bout de son lit euh, devant sa télé avec une image qui est envoyée juste euh, avant de décoller et avec ce message au revoir la Russie Et puis j'ai une très très belle photo aussi là de, dans l'avion, euh, photo de Kylian Mbappé avec le t-shirt, on l'a vu, blanc et rouge marqué FFF et la casquette rouge, il a mis un petit avion bleu et blanc juste en bas à droite de sa photo et il a un petit sourire, euh, sobre, là, avec son casque sur les oreilles. Sobre, comme toujours avec euh, Kylian Mbappé. C'est vrai que depuis euh, hier, il y a énormément de messages... Et ils ont alimenté les réseaux sociaux à nos, nos bleus à partir de, de la fin du match. La société Visibrain, qui scanne l'ensemble des réseaux sociaux, a noté sur la seule journée d'hier 16 millions 242 500 tweets à propos de, de la finale france Croatie avant, pendant et après le match. Ça fait 37 508 à la minute. Donc effectivement, il s'est pas passé des choses. Plus de 16 millions. <rire> ah ouais, ça, ça vaut le coup de le de rappeler, hein, évidemment. Et il y en a d'autres qui vont euh, alimenter euh, sans aucun doute les réseaux sociaux, et notamment Instagram. C'est ceux qui se sont massés sur les champs élysées depuis, depuis la mi-journée maintenant et qui attendent donc de voir passer le bus à Impérial et les joueurs de l'équipe de France. Jean-Alphonse Richard, on ne vous a pas vu poster de, de photos, non, mais vous êtes bien aux premières loges hein Ah, spectacle tout à fait extraordinaire, oui, avec cette marée humaine, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, mais euh, qui emplit complètement les champs, les trottoirs et puis la, la grande avenue des champs élysées euh, qui n'arrête pas, d'ailleurs, la, la, la clameur maintenant est, est totalement continue, il y a quelques fumigènes bleus et rouges qui sont euh, lancés dans le ciel et tout le monde, curieusement, est extrêmement calme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens ici pourraient attendre les bleus jusqu'à la fin de la nuit et que de toute façon, ça ne sera pas suffisant de les voir passer une seule fois. Donc voilà, il y a cette envie... Il y a cet amour qui est porté et qui se sent très bien, qui fait d'ailleurs frissonner tout le monde. Je peux vous dire qu'il y, y a une ambiance très calme, très bon enfant. Voilà, là, en ce moment même, devant moi, des gens qui sont en train de, de frapper dans leurs mains. De faire et, un puis, clapping. et voilà, exactement. Et puis ce clapping se répercute absolument sur toute l'avenue des Champs-Élysées. C'est un spectacle absolument extraordinaire et vraiment unique. Et ça fait plaisir d'entendre un, un clapping après. Euh une victoire finale parce qu'on l'a beaucoup entendu en 2016 mais euh, voilà après la finale il euh, y avait un petit goût amer quand même sur ces applaudissements donc on est content euh, mmh, mmh. cette fois qu'il qui euh, jusqu'au bout je, je peux vous dire qu'il n'y a aucune amertume là en ce moment sur les champs élysées si ce n'est dans la bière qui est ingurgitée <rire> par quelques litres en ce moment même sous ce très très euh, joli soleil d'été Paint the town paint the town we'll shut it down. shut it down let's burn the roof and then we'll do it again let's do it let's do it let's do it let's do it, let's do it. and do it and do it, <cans> it. <cans> oui avec cette <cans> musique festive parce <cans> que c'est la fête aujourd'hui c'est la fête sur Hertel c'est la fête partout en France pour le retour des héros ils sont en France ils sont toujours à Roissy on va les retrouver Dans un instant, parce que leur autocar n'a toujours pas bougé Ils sont en train de se faire une petite beauté Après avoir descendu face à un accueil incroyable Du personnel de, de l'aéroport euh, et des pompiers euh, Ils sont descendus le, euh, les, les, marches les marches de la passerelle. passerelle Ils sont en train de se refaire une petite beauté De prendre un petit peu de fraîcheur avant de remonter dans le bus Ce que je vous propose, c'est de marquer une courte pause Et de vous retrouver en direct avec tous les envoyés spéciaux d'RTL et tous les invités pour cette édition spéciale sur le retour de nos champions. Time. Look at her dancing Move it, move Just it. take it off Let's paint the town Paint the town we'll shut it down Shut it down Let's burn a roof And then we'll do it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 16h, 22h30, RTL fête avec vous le retour des nouveaux champions du monde avec Céline Landreau et Vincent Parisot. Un retour qui a déjà commencé puisque ça y est, ils sont sur le territoire national. Les Bleus ont atterri il y a un petit moment maintenant quand même à Roissy, mais le bus deux étoiles maintenant est toujours à l'arrêt sur le tarmac. Christophe Ponzio, on sait qu'ils sont partis se changer, se rafraîchir un peu, ça prend du temps quand même, on est un peu impatients. Écoutez, effectivement, ils sont partis dans un salon d'Air France se refaire une beauté puisque le voyage a été quand même long hein, vous l'aurez remarqué depuis leur départ Paris. tout à oui. l'heure à, à 13h de, depuis Moscou donc une petite beauté ils sont arrivés tout à l'heure en euh, survêtement bleu vous avez vu tout à l'heure Kylian, Kylian Mbappé avec sa casquette rouge alors la question c'est est-ce euh, qu'il l'aura encore tout à l'heure puisque on nous a dit qu'il devrait ressortir de cette euh, préparation cette petite mise en beauté en costume pour euh, ensuite rejoindre donc le fameux buste bleu euh, deux étoiles euh, qui se trouve toujours donc sur le tabac et ensuite donc le convoi entouré de nombreuses forces de police rejoindra donc l'autoroute A1 la route qui mène jusqu'à la capitale mmh. pour l'instant ils ne sont toujours pas sortis c'est vrai que ça prend un peu de temps enfin oh, vide, écoutez, on va patienter choses, ouais, et puis on, on a attendu 20 ans pour cette Coupe du Monde <rire> on peut bien attendre encore quelques minutes <rire> bien, pour pour qu'il pour qu'il qu monte dans, dans cet autobus euh, évidemment on vous retrouvera tout à l'heure et puis vous nous faites signe hein, dès que dès que vous les voyez euh, les bleus euh, cher Christophe vous êtes au pied de la des champions du monde. Et maintenant, on va être avec quelqu'un qui était dans l'avion des familles des champions du monde, des épouses des champions du monde. Cet appareil qui est rentré tôt ce matin. Et c'est vous, cher Bruno Guillon. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent. Bonjour. <rire> Racontez-nous un petit peu. Euh, et bien voilà. Tout d'abord, ce retour, le climat, l'ambiance qu'il y avait dans cet avion. Euh, C'était de, de l'excitation, voilà le sentiment d'avoir vécu un, un moment historique et rendu encore plus historique par le fait que c'est justement la, la famille euh, et les proches des, des joueurs qui étaient en grande partie à l'intérieur de, de cet avion à la enfin, Fédération Française de, de Football. Mais pour avoir pris l'avion aussi à l'aller avec une partie de ces familles, euh, je pense que dès le départ, ils, ils étaient tous conscients qu'on euh, on allait le faire mais ouais. personne ne se laissait aller euh, à un victorieux avant que le match soit joué c'est marrant parce que même au coup d'envoi ce match j'ai senti dans, dans le regard des joueurs quand ils sont rentrés sur la blouse au moment des îles nationaux évidemment les étant c'était Au-delà de, des mouvements ça prenait au trip, mais je, je regardais dans, dans, dans le regard des, euh, voilà, des frères Pogba, il y avait mmh. la, la sœur de Blaise Matuidi, euh, juste derrière moi, il y avait Claude, la, la femme de Didier Deschamps. Euh, ce, ce côté, ils vont ils sont, euh, ils sont programmés pour le faire. Mais je repense à ce que Deschamps leur a dit après, après la victoire hier, à savoir, il y aura un avant et un après. Votre vie elle va, changer. Elle va changer à partir de maintenant. Rien ne sera plus comme avant. Est-ce que les épouses, parce qu'elles sont aussi directes, Concerné par la chose. Euh, Est-ce que les est épouses en ont pris conscience C'est évident. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, avant la Coupe du monde, qui euh, aurait été susceptible de dire qui était Benjamin Pavard, par exemple mm. Donc, euh, donc, oui, il y aura forcément un avant et un après. C'est dans la, ces là saison-là gravé dans, dans, dans, dans, dans la mémoire collective. Euh, à, à jamais et, euh, et par euh, par retomber évidemment que bah, ça, ça va être la même chose pour pour leurs épouses ouais. Et, et juste une dernière question, qui était euh, le, le celle ou celui, hein, parce que y il avait, y avait pas que des femmes dans, dans, dans cet appareil, qui a mis le plus d'ambiance pour ce retour euh... <rire> Est-ce que vous alors, pouvez balancer un petit peu, Bruno euh, alors, Oui, c'était pas quelqu'un de la famille, mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui a eu beaucoup d'ambiance qui a déclenché, voilà, dans l'avion du retour, à travers tous les sièges, qui est pas du tout de la famille des joueurs, mais c'est Vianney, le chanteur. C'est ah oui. pas le dernier pour mettre l'ambiance et je peux vous dire que c'est le cas dans l'avion du retour alors que oui. même Sarkozy ne de rien c'est compliqué et qui a fait d'ailleurs une très bonne imitation de Nicolas Sarkozy euh, Exactement. sur Antenne RTL <rire> il le fait très bien merci Bruno euh, je rappelle qu'on vous retrouve entre 9h30 et 11h euh, tous les sur RTL merci merci, Ciao. Ça, merci votre et vous parliez Bruno de, de Benjamin un Pavard que on va pas dire personne mais en tout cas euh, peu de gens connaissaient avant le, le début du mondial bah, on peut dire un peu la même chose du, de la ville de Gemont c'est près de Maubeuge Gemont on en avait pas beaucoup parlé non. avant sur l'antenne mais alors euh, dernièrement on y est allé ah très bah, souvent à le Gemont, centre du monde de hein, Benjamin Pavard où l'on vous retrouve Franck Hanson avec les proches du joueur Ouais, tout à fait. Enfin, moi, j'y suis allé souvent, en tout cas, hein. ces <rire> derniers jours. Je commence à connaître la route entre Lille et, et je monte via la Belgique. Alors oui, je monte qui est encore sur son petit nuage aujourd'hui, cet après-midi, avec des habitants qui ont les yeux rivés sur euh, cette télévision là, ici, euh, au centre culturel de la guerre numérique, devant l'écran géant. Il euh, y a des familles, des jeunes qui sont là également pour attendre, pour fêter encore ce retour des Bleus avec euh, beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'humilité. Je suis avec euh, euh, Sullivan Skiba, qui est un des amis de, de Benjamin, et vous avez été aussi euh, l'un de ses premiers. Premier entraîneur, vous l'avez vu tout à l'heure descendre de l'avion là. Comment vous l'avez trouvé votre votre champion du monde là ah, c'est ce que je disais, il se lâche là, il se lâche vraiment. Il est, il est super content. On voit qu'il qu a pris la température et, euh, et c'est la joie qu'il qu laisse sortir là. C'est, je retrouve vraiment le mec que je vois en privé quoi. Parce que il est quand même très sérieux, hein, très travailleur et puis là ça explose ça y est on se libère là. oui oui oui, c'est quelqu'un de travailleur comme vous le dites maintenant un titre de champion du monde on est obligé de se lâcher Si ne se lâche pas aujourd'hui je pense qu'il se lâchera jamais et, et c'est de la fierté pour lui pour euh, Jemont et, et très fier de lui quoi. et on continue encore de, de fêter de, de célébrer cet événement ici aussi dans la petite ville ah oui oui, oui on, va, on va célébrer longtemps Jemont toi champion du monde c'est pas arrivé donc euh, on va le fêter jusqu'à ce qu'on puisse le, le rencontrer le voir les, à le, et le voir sur Jemont les, les, les gamins ce matin au centre réalisé, réaliser, ça prouve que quand on vient de nulle part on peut réussir, ça c'est vraiment le message d'espoir pour, pour tous les jeunes du coin ici, bon, c'est vrai, c'est un coin un peu défavorisé mais on n'a pas toujours l'habitude de faire la fête et là, voilà, c'est une sorte de libération finalement, une vraie fierté Oui c'est ça, bon, quand on veut on peut hein. avec le travail tout est possible et les jeunes de Jomont peuvent s'en rendre compte grâce à Benjamin. Je dis bien grâce à Benjamin parce que je pense qu'avant personne ne connaissait Benjamin Pavard et là il y a beaucoup de jeunes montois qui s'identifient à lui et notamment les plus jeunes et c'est ça qui est beau bon à voir. Et dernière question, vous pensez pas qu'il va prendre la grosse tête là avec tout ça là quand même Jamais de la vie. Benjamin c'est <rire> quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a reçu une bonne éducation, qui sait d'où il vient et je peux vous mettre ma main à couper qu'il n'aura jamais la grosse tête. Voilà un petit Ben qui est attendu maintenant au héros ici dans les dans la Sambre, dans la Sambre-Avesnois, dans le Nord. Euh, normalement une cérémonie est prévue euh, peut-être dans la semaine hein, avec la, la mairie, rien n'est encore fixé parce que bon, ouais. évidemment maintenant l'agenda d'un champion du monde c'est pas c'est pas forcément évident à caler mais en tout cas il y a déjà des cadeaux qui sont prévus et puis euh, les Jeux Montois forcément auront, auront euh, un accueil digne de ce nom pour euh, pour ce jeune Pavard. Merci beaucoup Franck Hanson et c'est vrai que désormais toute la France connaît Benjamin Pavard et toute la France connaît également Jeumont euh, ville dont il est euh, originaire. Alors on va retourner à l'aéroport de Rome. Roissy, parce que ça fait maintenant un certain temps que les joueurs sont descendus de, de l'avion en empruntant la passerelle et sont allés se rafraîchir. On attend que, que l'autobus démarre. Est-ce qu'il a bougé cet autobus Christophe Ponziot à Roissy Alors oui, il y a eu des manœuvres hein, qui ont eu lieu il y a quelques instants, des marches avant, des marches arrière, pour que ce bus tout de bleu, vêtu euh, se positionne juste au niveau de la sortie où sortiront justement donc les, les joueurs qui sont en train de se refaire une petite beauté, mais pour l'instant, toujours pas de nouvelles de l'équipe de France nous pour le coup avec la moto RTL on s'est un petit peu échappé de toute cette foule du tarmac pour essayer de suivre le bus dès qu'il partira de l'aéroport et là devant moi c'est impressionnant juste avant le début de l'autoroute qui euh, mènera c'est la route hein, de, que les bleus vont emprunter tout à l'heure des dizaines et des dizaines de voitures arrêtées sur le bas côté euh, on se croirait autour de France hein, honnêtement euh, des drapeaux bleu blanc rouge de partout des, des français des super porteurs de l'équipe de France qui sont autour de nous et qui attendent ce bus avec impatience, qui sont arrêtés, qui créent des bouchons monstres autour de Roissy et qui attendent, il faut être vraiment patient pour essayer de voir ces bleus avant leur arrivée à Paris. Des gens à perruques, là, je, je les vois juste à côté avant cet embranchement pour l'autoroute. Des maillots de l'équipe de France avec toujours cette seule et unique étoile, il va falloir tout changer. Voilà, donc on attend ce bus. Ah bah oui, là, maintenant il va falloir démarrer. Hein. Exactement, des coups de klaxon, une ambiance, je vous dis, hein. on se croirait sur la route du Tour, euh, juste euh, à quelques encablures de, de Roissy, en attendant ce, ce bus de l'équipe de France en direction de, des champs Élysées. Merci Christophe, on vous retrouve évidemment dès que ça bouge du côté de l'autocar des Bleus. Et de l'ambiance, il y en a aussi évidemment depuis de longues heures maintenant sur les champs Élysées. Ça va, on reste patient sur la Grande Avenue, Jean-Alphonse Richard Absolument, personne ici ne semble fatigué Tout au contraire, on continue à arriver sur ces champs élysées Où il y a euh, plus de vraiment plus de place pour approcher euh, les barrières qui sont prises d'assaut Où personne d'ailleurs ne, ne semble euh, vraiment s'impatienter on, on est là, on est heureux, on est ensemble On est souvent en famille avec euh, des petits groupes d'amis aussi Qui font des halls là, qui, euh, qui s'échangent des bières Il y a énormément de monde sur cette avenue Il y a des, évidemment des dizaines, des centaines de milliers de personnes euh, Qui remontent jusqu'à l'étoile qui pour la petite histoire a été rebaptisée la place des deux étoiles euh, euh, Oui, j'ai vu des t-shirts qui euh, portaient cette effigie donc c'est plutôt malin comme comme slogan et effectivement ces deux étoiles on va beaucoup pas en entendre parler et c'est pour ce bus qui sera frappé, ce bus en impérial qui sera frappé euh, des deux fameuses étoiles que toutes ces personnes sont là aujourd'hui, toutes ces personnes se sont massées qui ouais. attendent patiemment On a toute la vie devant nous, on a toute la nuit. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Eh bien, ils vont sans doute attendre encore quelques minutes, hein, puisque l'autocar qui transporte, qui doit transporter les Bleus de l'aéroport à la place de l'Étoile euh, n'est toujours pas parti. Ensuite, je vous le rappelle, les joueurs monteront dans un autobus impérial, descendront euh, cette portion des champs élysées entre la place de l'Étoile et le, le rond-point. Ensuite, ils tourneront sur la gauche direction l'Élysée où le chef de l'État son épouse et 1300 invités devraient leur réserver un accueil mémorable et on y va sur place avec Vincent de Rosier justement à l'Elysée. Vincent Oui et Vincent C'est beaucoup plus De 1300 invités C'est 3000 invités ah Au oui. total Il s'agit de, de 1000 footballeurs Qui arrivent là Successivement par club C'est en ce moment Le club de Bondi De Kylian Mbappé Qui est là Qui vient de chanter D'improviser une petite danse Sur les graviers De la cour de l'Elysée C'est extrêmement rare De voir ces scènes Des enfants en short Très très heureux De marcher sur le tapis rouge De profiter De prendre quelques photos Avant d'aller s'installer Derrière dans le jardin d'hiver Où ils verront tout à l'heure Les joueurs Le couple présidentiel bien sûr et je vous rappelle le programme il y aura un petit moment à huis clos entre le président, les joueurs, le staff beaucoup plus resserré où le président dira quelques mots, mais un discours très court, nous promettons, à l'Elysée, euh, il s'agira de féliciter les joueurs, quelque chose de beaucoup plus solennel que ce que vous avez pu voir dans les, dans les vestiaires de l'équipe de France <rire> euh, après le match. Et, oui, parce que ça, c'était euh, assez joueurs... détendu, effectivement, hein, ce qui s'est passé dans le vestiaire. C'était très détendu, là, je ne pense pas qu'il y aura de dab <rire> ou de danse du président, il est quand même à l'Elysée dans son bureau. Ouais. Et euh, les joueurs prendront la parole, Hugo Lloris probablement, Paul Pogba, nous dit-on, et bien sûr Didier Deschamps. Merci beaucoup, on va vous retrouver hein, tout à l'heure euh, à, à l'Elysée. Euh, C'est quand même incroyable ce à quoi on est en train d'assister, à la fois à l'Elysée avec ses 3000 invités et cette ambiance incroyable, euh, également avec les Champs-Élysées et euh, Jean-François, un petit peu partout à votre image, un peu partout en France aujourd'hui, on célèbre ce retour. Euh, par exemple, vous, vous êtes à Montpellier. À côté de oui. Bonjour Jean-François. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous ressentez depuis euh, depuis hier soir Ben de la joie, de la bonne humeur, et puis surtout euh, c'est un jour pas comme euh, pas comme les autres. Hein. Et puis c'est... Euh, je ressens exactement la même chose qu'en 98 Pour une simple et bonne raison C'est que c'est pas du tout les mêmes joueurs Donc chaque joueur est différent Donc on ressent quelque chose par rapport à leur comportement Qui est pas le même qu'en 98 ah oui. et puis Vous voulez euh... dire que la deuxième fois Est pas un peu moins forte que la première Non, non parce qu'on a quand même attendu 4 ans Pour que ça recommence Donc l'attente fait que Comme on a attendu quatre ans Enfin quatre ans, on a attendu 20 ans pardon. Euh, bah, les 20 ans font qu'aujourd'hui On est tellement excité Parce qu'on a quand même <rire>, eu à attendre 20 ans Mmh. Et puis non, parce qu'on n'a pas le même âge, premièrement, donc on ne vit pas la chose de la même façon. Et puis on n'a on pas forcément la même vie Aujourd'hui qu'on avait il y a 20 ans en arrière Donc il y a beaucoup de paramètres qui changent On n'a pas joué les mêmes équipes Puisque bon, c'était au sort fait qu'on n'a pas rencontré les mêmes équipes mmh. C'est pas les mêmes joueurs Donc quand on voit Pogba faire euh, Parce qu'il est content, donc il fait un peu l'animation C'est pas pareil que quand à l'époque on voyait des ou On voyait des Aradzou, on voyait C'est pas du tout la même chose Et puis c'est autre chose quoi C'est la, la même ferveur avec des joueurs différents Elle est incroyable quand même cette ferveur. Quand vous voyez à quelle vitesse les Champs-Élysées se sont remplis hier ah oui, soir, oui. avant même la fin du match. Quand vous voyez aujourd'hui euh, ces Champs-Élysées euh, noirs de monde, on se dit que euh, voilà, on est en train de vivre un instant tout simplement historique. Tout à fait, c'est mmh. tout à fait exact. Et puis c'est en même temps, ce qui est bien, c'est que ça nous rappelle des souvenirs parce qu'on se souvient de 98 grâce à ça que avait déjà vécu. Mais en même temps. On est heureux que ça recommence. quoi. Ah bah oui. Bah oui, le plaisir, c'est toujours bon deux fois. Merci beaucoup Jean-François. On va terminer là-dessus. On va même graver dans le suite. Merci Jean-François. Bonne journée du côté de Montpellier. On imagine que cette journée sera encore longue et que vous allez vibrer. On va marquer une petite pause et puis se retrouver avec Céline Landron pour cette édition spéciale du Retour des bleus. Champion du monde. Le feu, le feu, et les diables et les dieux. RTL RTL champion du monde Idel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 La suite de notre édition spéciale Le Retour des Bleus sur RTL. On vous accompagne jusqu'à 22h30 avec Céline Landreau et Vincent Parisot. Oui, avant de retourner à l'aéroport de Roissy pour savoir si les joueurs vont enfin rentrer dans ce bus direction la capitale. On va saluer Karim Nedjari qui nous accompagne depuis 16h. Juste un mot de ce que vous ressentez Parce qu'il y, y a le professionnel Mais je voudrais juste gratter un tout petit peu Qu'est-ce que vous ressentez euh, depuis hier Karim D'abord j'espère que le bus va débarrer ouais, <rire> ça serait, pour, pour ça bien. Aussi, Je aussi. salue votre professionnalisme Sinon Des ça plus, nous rappellerait plus, quelques mauvais souvenirs <rire> S'il ne bouge pas du bus oui. Et la deuxième je me dis en fait chacun son tour Et Je suis content que la génération suivante vive ça ouais. Parce que nous on l'a vécu il y a 20 ans Et Je suis content et j'espère que cette génération-là va, va prendre tout ce qu'il y a de bon là-dessus Parce qu'on peut dire ce qu'on veut mais il y a 20 ans On a vécu un moment de grâce Euh, bah, qui ne s'est pas prolongé ensuite politiquement peut-être, mais on a vécu ça au moins dans notre vie. Mmh, mmh. Merci en tout cas et à bientôt euh, sur l'antenne d'RTL. Cindy Hubert est sur les Champs-Élysées, voyez-vous, je crois près d'une boutique d'articles de sport qui fabrique le maillot de l'équipe de France, j'imagine. Doit y avoir du monde là-bas, Cindy Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Et les gens continuent d'ailleurs à remonter Les champs élysées ça n'arrête pas Ici, la fête continue de battre son plein Même sans les Bleus, on les attend de pieds ferme Nos héros, et pour Philippe Ce sera d'ailleurs le plus beau des cadeaux D'anniversaire, puisque Philippe Vous avez aujourd'hui 50 ans, alors pourquoi Vous avez tenu à être ici ah bah Parce que c'était l'occasion, parce que je travaille jamais Le jour de mes 50 ans, le jour de mon anniversaire Donc euh, il y avait l'occasion, on n'était pas loin Et euh, pour les 30 ans, j'avais eu... Euh... J'avais déjà eu un super cadeau, donc voilà, c'est pour ça. Et vous étiez déjà hier ici, et vous étiez déjà, et vous étiez déjà aussi ici en 98. Oui, avec une Brésilienne en plus. Alors Philippe, vous êtes <rire> venu avec votre fille Chloé, qui a, qui a 11 ans, juste elle seulement. Je crois qu'au début, Chloé, tu n'aimais pas trop le foot, et que tu t'es découvert une passion pendant cette Coupe du Monde. Oui, euh, bah en fait, je euh, ne m'intéressais pas vraiment au foot, euh, et j'ai commencé à euh, m'intéresser quand, quand la Coupe du Monde a... Euh, A démarrer parce que bah mon père il, il regardait tous les matchs surtout ceux de la France et je, je les regardais avec lui. Est-ce que tu as des chouchous? Et Mbappé, et Griezmann. Voilà, en attendant, on profite de l'ombre assis sur un tout mini bout de trottoir prêt à bondir dès que le bus des Bleus atteindra enfin l'Arc de Triomphe. Eh C'est tout ce qu'on espère, qu'il atteigne le plus rapidement possible l'Arc de Triomphe, ce bus des Bleus. Euh, sauf qu'il n'est pas encore parti de, de Roissy, Christophe Ponzio. Non, Toujours pas On l'attend ce bus euh, Le contact est à l'arrêt On attend euh, ces bleus Qui sont en train de se refaire Une petite beauté Là on commence à, à se dire Que c'est une grande beauté Après il ne faut pas l'oublier Les bleus euh, vont aller Directement à l'Elysée Après cette descente Des champs élysées Donc euh, Costard oblige hein, Comme euh, il pourrait le dire Costume oblige Pour, euh, pour ces bleus Qui sont donc euh, Dans un salon d'Air France Toujours et encore On les attend euh, Sur le bord de la route euh, Pour euh, les accompagner Jusqu'à la capitale Mais là bah, ça, ils, ça, ils, allaient plus vite sur, ils allaient plus vite Sur le terrain Qu'à qu Roissy hein. Exactement mmh. <rire> Et heureusement pour nous on serait pas revenu avec la coupe autrement. Merci beaucoup Christophe Bondieux, on vous retrouve évidemment très vite. On marque une pause. Dans un instant le journal de 18h avec la boucherie.